One Qibla présente le cœur en action, Madarijus Salikin.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 är du muslimer, men bäst, salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khaissan en islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, et toujours avec les actions du cœur. Aujourd'hui, incha'Allah, azza wa jal, avec la troisième et dernière partie en ce qui a trait à la station de at tadakkur ou bien le rappel. Le rappel, comme on a dit, c'est le fait de méditer, de se rappeler sur Allah subhanahu wa taala. On va pas revenir sur l'essence détaillée qu'on a déjà mentionnée ou bien qu'on a déjà étudiée lors des deux dernières séances. Par contre, pour faire un bref rappel, at-ta'wakul. Ici, c'est le fait d'être en état de rappel, de ne pas oublier Allah subhanahu wa taala. L'imam Ibn al-Qayim, rahimahullah, taala, nous a parlé de la question de al-fikra la réflexion, l'importance de la réflexion dans la foi pour le croyant, que le croyant doit toujours réfléchir, méditer sur la création d'Allah sur al -Qadar, sur on parle ici de al -Qadar, ça veut dire les événements pas l'al-Qadar en tant qu'élément qui est de l'ghaïbe ou bien de l'invisible qu'on ne, qu ne peut pas maîtriser Taïb, euh, qui pourrait nous rappeler lors de la dernière séance qu'est-ce qu'on avait mentionné à propos des éléments importants que l'imam Ibn Al-Qayyim a mentionné qui pourrait nous faire un bref rappel ne serait-ce qu'avec un ou deux points, incha allah azzawajal. Les personnes qui prenaient des notes. Oui, allez-y. Ok, donc Imam Ibn Qayyim, الله ta'ala, nous a parlé, entre autres, de l'importance de « Qaisaru al-Aman », l'espérance de vie du croyant, celui qui doit, qui veut méditer, toujours se rappeler d'Allah, azzawajal, ne doit pas voir très très loin, ne doit pas faire en sorte que c'est certain pour lui qu'il va vivre pour 60 ans, pour 70 ans, de, 70 ans, toujours penser à un avenir qui est, qui est lointain parce que le prophète والسلام, nous a demandé d'apprendre à vivre comme si on allait quitter ce monde aujourd'hui ou demain ou bientôt. Donc ça c'est un point très très important. C'était quoi le deuxième point Donc ça c'était relié à ça. Qu'est-ce qu'on avait aussi Tadabur au Qur'an, donc la réflexion sur le Qur'an, la réflexion sur le Qur'an, toujours comprendre le message d'Allah Azza wa et méditer à propos du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, on avait, et ce qui est notre sujet pour aujourd'hui, Tajannubu Mufsidati Al-Qalbi Al-Khamsa, éviter les cinq choses, les cinq éléments suivants qui sont nocifs pour le cœur. Il y a cinq éléments qui nuisent au cœur, on ne va pas dire qui détruisent le cœur complètement, mais qui nuise à l'état de santé de du cœur ou bien de l'âme de la personne. Alors il nous dit, l'imam Ibn al Qayyim, alayhi rahmatullahi taala, "Zalik an al-qalb yasiru ila Allah azza wa jalla wa al-dar al-akhirah bin nurhi wa hayathi wa quwatihi wa sahathi wa azmihi." Le cœur, notre cœur, le cœur du croyant, il avance vers Allah azza wa jalla. Il fait des pas dans son cheminement vers Allah et vers l'au-delà. Mais avec quoi Avec sa lumière avec sa bonne santé, avec sa détermination qui est puissante, et ainsi de suite. Il y a cinq éléments qui pourraient nuire à la santé du cœur. On ne parle pas ici de la santé physique, qu'on peut en quelque sorte euh, tester à travers des appareils, ou bien de la technologie, ou chez le médecin, ou autre chose. On parle ici de la dimension spirituelle du cœur, que nous on ne peut pas voir directement, mais qu'on peut voir parfois, l'impact, on peut voir les effets, les conséquences, les fruits en quelque sorte. Alors il nous dit ici que le cœur, il y a ces cinq éléments qu'on va mentionner, incha'Allah, qui font alourdir la tâche du cœur, qui font en sorte d'aveugler le cœur, qui font en sorte que le cœur ne puisse plus entendre certaines choses la capacité du cœur à avoir de la transparence de vision de al va être réduite parce qu'on sait que si on va donner un petit exemple ici petite analogie bien sûr ce n'est pas pleinement le cas parce qu'Allah a créé l'être humain l'être humain est une créature très complexe seul Allah Azzawaduil, connaît le degré de complexité de l'être humain mais aujourd'hui on peut avoir recours à certaines analogies avec des outils contemporains que, que nous avons un ordinateur Un téléphone, toute autre chose qui contient à l'intérieur en quelque sorte une mémoire, une machine qui qui réfléchit dans un certain cadre. Habituellement, un ordinateur il a un processeur ou des processeurs, mais chaque processeur il a une une limite de capacité. Une fois que cette capacité elle est dépassée, ce processeur ne peut plus faire son travail. La même chose ici. Si le cœur il est tellement occupé par certaines choses qui ne sont pas importantes, est-ce que le cœur pourra en même temps méditer sur la création d'Allah Azza wa Jalla faire la réflexion sur des choses qui sont importantes se rappeler de l'Akhira se rappeler d'Allah Azza wa Jalla certainement pas alors il nous dit c'est l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahoullahu ta'ala fa innahu la na'ima lahu wa la ladhdha wa la ibtihaj wa la kamal illa bima'rifati Allah wa mahabbatihi wa at-tuma'ninati bi dhikrihi que le biennatre du cœur la réjouissance du cœur La santé du cœur, c'est avec quoi Avec le rappel d'Allah, Azza wa Avec l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui vit avec Allah, Azza wa Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, «» Que la quiétude des cœurs, elle vit avec quoi Avec le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'un cœur peut se rappeler de plusieurs choses en même temps Est-ce qu'un cœur peut se rappeler de plusieurs choses en même temps Non. Allah, Azza wa il y a accordé à chaque être humain Un cœur, un seul cœur. Encore une fois, on n'est pas comme des ordinateurs. On ne peut pas avoir deux cœurs, trois cœurs, quatre cœurs. Et un cœur, ça travaille sur un sujet à la fois. Comprenez Le fameux multitâche ou autre chose, ça c'est pour des choses physiques, pour des choses routinières, mais pour des choses plus avancées de la vie, ceux qui font la promotion de ce genre de multitâche, ils sont en train de faire la promotion d'une illusion. Et ça, de nos jours, c'est prouvé. C'est quelque chose qu'on est en train de démontrer, qu'on dit aux gens. Finalement, le multitâche, ce n'est pas vraiment une bonne chose vous comprenez en question de productivité ou autre chose donc Allah Azza wa Jalla nous a accordé un cœur et un cœur peut être concentré sur une chose à la fois celui qui rassemble qui concentre son cœur sur l'au-delà sur le rappel d'Allah Azza wa Jalla, le cœur sera en bonne santé celui qui a un cœur qui est déchiré à droite et à gauche qui est perdu c'est pas un cœur qui est en bonne santé qui peut arriver sainement à Allah subhanahu wa ta'ala alors quels sont ces fameux 5 points ou bien avant de mentionner les 5 points incha'Allah il nous mentionne ici comment est-ce que le cœur il a un paradis une jannah dans cette vie du bas-monde le cœur qui est proche d'Allah il a un paradis dans cette vie du bas-monde et que certains ulama ils disent celui qui va pas celui qui n'entre pas dans le paradis de cette vie du bas-monde ne va pas entrer dans le paradis de de l'au-delà donc c'est pas un paradis qui est matériel dans cette vie du bas monde dans l'au-delà c'est un paradis c'est une jannah qui est matériel qu'on peut toucher qu'on peut voir mais dans cette vie du bas monde ce n'est pas un paradis qui est matériel c'est un paradis qui est spirituel encore une fois taille quels sont ces cinq fameux points alors il nous dit la première chose ici fa'amma ma ta'athiruhu kathratu al-khilta wa bi'an al-monsules les 5 de façon bref inshallah pour les personnes qui prennent des notes après ça on va les un après l'autre inshallah les 5 choses qui nuis au cœur al-khilta c'est un excès dans la vie sociale trop vivre avec les gens comprenez c'est clair dans la langue arabe khilta c'est le fait de, de mélanger de, de mixer un avec autrui donc Un excès de ça, un excès de vie sociale, ce n'est pas bien. Tout comme l'être humain, c'est un être qui est social, qui peut difficilement vivre tout seul. Donc Marzaudel nous a créé ici, nous a posé un, un point qui est de euh, modération en quelque sorte. Milieu entre deux extrêmes. Vivre tout seul, c'est très difficile pour, pour un être humain. Comme ils disent, l'être humain, il est social de par sa nature. Mais trop de vie sociale ça se retourne contre la personne et ça commence à avoir un effet qui est néfaste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, التماني. les espoirs. On va parler des espoirs tout à l'heure, Incha'Allah Azza wa Jal. Troisième point qui nouit, s'attacher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Être autre que Allah Azza wa Jal. Quatrième point, manger à sa faim, trop manger, l'excès de nourriture. Et le quatrième point, ou bien le cinquième point, c'est Almanam, l'excès de sommeil. L'excès de sommeil. Vous allez voir, Inch'Allah, Azzawj, des choses très très intéressantes ici que l'imam ibn al Qaim rahla va nous montrer. Ça, c'est Imam ibn al -Qayyim, Il est en train de, de nous faire ici une petite formation de. Comment vivre Comment bien vivre Les fameuses formations que les gens ils payent des centaines de dollars pour ça. même Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, il donne ça gratuitement. Il nous donne les wajillahs, il nous donne l'information qui est certaine. C'est parce que ça vient de là, de la révélation de la sunnah du prophète, alayhi salatu wa -salam. Taïb, la première, le premier point ici Donc on va commencer avec al khilta Comme on a dit, un excès de vie sociale La personne qui mélange trop La personne qui socialise trop Qui dépasse le raisonnable Son cœur va être affecté Il nous dit ici par la fumée Dukhanu NS, la fumée des gens. Est-ce que les gens, ils ont une fumée Est-ce que les gens, ils ont une fumée Est-ce qu est que dans, dans la relation entre êtres humains, est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce qu'il y a du feu Oui. Et ce feu-là, il génère de la de la fumée. Cette fumée-là va atteindre le cœur. Elle va avoir un impact sur le cœur. Oui, euh, Pourquoi avoir trop de vie sociale, dans le sens, avec, euh, avec tout le monde ou seulement avec les Non, avec tout le monde en général. Wa alaihum salam wa rahmatu. On va parler de ça. Hein. Il va, il va nous détailler. Cha Allahou subhanahu wa taala les situations, le type de personne et tout. Cha Allah azawajalla. Donc, trop de fumée qui vient des autres, qui vient d'un excès de vie sociale, ça va faire noircir le cœur. Ça va faire noircir le cœur. Nudisi wajubulahu tashdutan wa tafruqan wa hamman wa ghamman wa da'afan. Et ça attire un cœur qui est déchiré, qui est perdu, parce qu'il est relié à mille et un sujets. Un cœur qui est affaibli par el ham les soucis, el ram la tristesse. Qui pourrait nous dire pourquoi? Qui pourrait nous donner des exemples? Une vie sociale, qu'est-ce que ça amène? Ça peut amener des choses qui sont bonnes? Qu'est-ce que ça amène de mal aussi? Oui. Donc, si des gens nous, nous, nous confient leurs leur problèmes, quelqu'un qui vous parle de ses problèmes, on le sait tous que La plupart des gens n'aiment pas être autour d'une personne qui est négative, qui parle toujours des, des problèmes dans la vie. C'est parce que ça va avoir un impact, comme on dit, sur ton attitude, sur ton, sur ton mood, en quelque guillemets. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Oui. Personne pessimiste. Dit, a, ça, ça, ça rentre un peu dans le point juste avant. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Oui. Donc, les secrets des personnes qui nous racontent des secrets, les secrets, en, en, en, encore une fois, c'est une information de plus. Et si les autres me parlent de leurs problèmes ou bien de leurs projets, même si ce n'est pas des problèmes, mais que ça ne m'affecte en rien, je ne peux pas les aider, je ne peux pas faire quelque chose de plus, ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Comme il a dit, alayhi sallatou salam, « C'est une chose qui ne me concerne pas. » ça pourrait alourdir mon cœur. C'est plus d'informations, encore une fois, un, un sujet de plus sur lequel réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi Oui. La, la médisance, un amim, ainsi que alrib, n'est-ce pas Donc, parfois, même si on ne parle pas de... Donc, le fait déjà de parler, d'être dans une assemblée, de parler, de dépasser une certaine limite, parler trop, on peut entrer dans soi alrib parler des autres, du mal, personnes qui sont absentes, pour entrer dans certaines formes de mensonges indirects, même si on ne le réalise pas, on pourrait raconter les secrets qui devraient être les secrets d'autres personnes, et ainsi de suite. C'est pour ça que certains ulama, ils ont dit que lorsqu'il s'agit des paroles, ça c'est l'opinion de certains savants, ils ont dit que lorsqu'il s'agit des paroles, ce qui sort de la langue, il n'y a pas de halal. Il n'y a pas quelque chose qui est juste neutre. C'est soit un bien, و امل. Kompetter. Så personer som de lyckas, sallahu alaihi wasallam. Man som kan ämnas Allah, och i den annan, får Allah är i dag, eller i förra, eller i någon qu'il dag, eller i någon annan dag, eller i någon annan on eller i någon annan dag, eller i någon annan dag, eller i någon annan dag, eller i någon annan dag, eller i någon annan dag, eller i någon annan dag, eller i Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? La comparaison, la comparaison de, de, quelle, de quelle sorte? Excellent exemple. Donc ici la comparaison, on entre dans la comparaison. Si on prend l'exemple de si se comparer à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien ou bien quelqu'un qui a quelque chose de bien que nous, on n'a pas. C'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé avant. Mais le fait de voir, d'entendre de la personne qui nous parle et ainsi de suite, encore une fois, ça va s'ajouter. Qu'est-ce qu'on a La comparaison qui peut mener à, là, à la jalousie. Si on parle ici de l'effet inverse, la jalousie ici est le mauvais œil, n'est-ce pas le prophète Et ça, excusez-moi, mais surtout pour les sœurs. Parfois les sœurs, elles ont tendance à montrer ce qu'elles ont, montrer ce qu'elles ont fait ainsi de suite, et sur Internet, et les photos, les informations... En oubliant que ça pourrait t'amener des problèmes, dont tu n'as pas besoin, c'est parce que ça ne, sert, ça ne sert à rien. Donc ici, la jalousie, le hasad, la haine d'autres personnes, se faire des ennemis, ainsi de suite, comme on a dit le mauvais œil. Donc ça, c'est des, des exemples. Avoir une relation avec les gens, en général... On va sortir parfois avec du bien, souvent avec du bien. mais on va sortir aussi avec beaucoup de, de mal et des dégâts et des problèmes et, et ainsi de suite. On n'est pas en train de dire qu'il faut complètement s'isoler. On va parler, Inch'Allah, dans un certain instant. Mais il faut savoir où sont les Les limites. La première limite que l'imam Ibn al-Qayyim n'a pas, pas citée ici en détail, qui est citée ailleurs dans, dans le livre, hein, mais puisque le frère il a demandé la question, donc c'est déjà un point important à ajouter, même si l'imam Ibn al-Qayyim ici n'a pas mentionné. Le, la première limite ici, c'est que le croyant dans tous les cas, avant tout, le croyant dans tous les cas, doit avoir obligatoirement un temps qui est un temps d'isolement entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Un temps d'isolement entre lui et entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala c'est parce que c'est lors de ce temps que le croyant il peut faire sa propre auto-évaluation comme il dit Umar radiyallahu anhu qabla am, faites votre propre jugement avant que vous ne soyez jugé c'est lors de ce temps que le croyant il peut remettre en question sa relation avec Allah azza wa jall faire taouba méditer ainsi de suite tout ça ça n'arrive pas dans, dans une fête vous comprenez on ne peut pas être dans, dans, dans une fête et autre chose comme ça en train de faire en train de faire « tauba » qui est sincère. Ça pourrait peut-être arriver, mais ce n'est pas, pas la norme. Donc, la première chose qui est dictée ici, c'est que le croyant doit toujours avoir un moment d'isolement dans lequel il va lire le Coran, il va faire le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, sans se soucier des autres et sans être avec, avec les autres. Ne serait-ce que pas quelques minutes par jour, autre chose. Et ici, juste, un, juste une nasiha, un rappel de ce qui est le contraire. On voit parfois des personnes Ce n'est pas tout le monde, on le sait, mais il y a des personnes quand même. Il y a des gens qui, euh, si on parle des frères, quelqu'un est dans le masjid, quelqu'un est en train de faire le dhikr, quelqu'un est en train de lire le Coran, presse salat ou autre chose. Il y a quelqu'un, son ami ou autre chose, qui le, vient, qui, qui le voit, qui le vient, qui vient pour le, pour le déranger, pour, alors qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien d'important. Juste pour dire "Salam alaykum, ça va bien. La personne, elle est dans un moment de dhikr. Laisse et respecte son moment avec Allah subhanahu wa. Taala. Salam alaykoum. Comme Safa, ça, ça, ça peut être pour pour après sauf s'il y a une urgence ou quelque chose de vraiment important. Tayeb. Il nous dit l'imam rahimahoullahu wa ou min Nous parle ici de quorana, les mauvais amis, les mauvais compagnons. Donc déjà dans la vie, le premier problème à enlever, à enlever complètement c'est ils disent les Sahib que l'ami, toujours, il va t'emporter avec lui Si tu as des amis, un entourage, tu vas certainement être influencé par cet entourage. S'il y a des, des personnes à problème dans ta vie, ces personnes-là, tu dois complètement les enlever de ta vie. comprenez Sauf si c'est des personnes ici de, qui sont nécessaires, qui sont obligatoires, comme les personnes de ta famille, ou autre chose, des proches, ça va parler dans un moment. Mais des personnes, en général... Euh, envers lesquels il n'y a rien qui devrait te lier. C'est des personnes à problème, des personnes qui toujours te repoussent d'Allah Azzawajal, toujours te font tomber dans des problèmes, des soucis. La relation avec ce genre de personnes est très difficile, très délicate. Tu sors toujours avec des problèmes. Ça, c'est des personnes à enlever de ta vie complètement. C'est parce qu'encore une fois, ça, c'est un. Euh, qui pourrait nous citer ici un exemple de cette vie du bas monde, Notre parcours dans la vie du bas monde et comparer à quoi exactement On est comme des quoi? Des. J'ai entendu le mot. Il y a deux personnes qui ont dit la réponse, mais vous l'avez dit très loin. On est comme des voyageurs. Dans cette vie du Bamad, Al Mu'minouka, Al Musafir. Et le voyageur, est ce qu'il prend tout ce qui est chez lui à la maison? Est-ce que toute personne qui passe prend ça avec toi dans le voyage, mets dans les bagages avec toi et prends-le Non, le voyageur il va essayer d'alléger ce qu'il emporte avec lui. Vous comprenez Ici c'est la même chose. Le plus que tu peux alléger s'il y a des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour toi, ni dans la dunya ni dans l'akhira et qui ne font pas partie de ton entourage direct de tes proches, enlève-les complètement de, de ta vie. La moindre des choses, si tu gardes un certain minimum, si c'est un musulman, c'est le droit du « Musulman, salamu alaykum, et s'il est malade, tu le visites, et s'il meurt, tu, tu pries janaza sur lui, ainsi, ce, ce, ce genre de choses. » Mais à part ça, c'est des personnes à complètement enlever de notre vie. Après ça, il nous dit ici, « wa wa al-istirali Même dans ta vie du bas monde, tu vas perdre à cause de ce genre de personnes. » C'est parce que ce genre de personnes, en général, est-ce qu'ils pensent à tes intérêts ou à leurs intérêts Quelqu'un qui ne craint pas Allah, il pense à ses intérêts ou à ton intérêt à ses intérêts à lui tu vas perdre tes propres intérêts pour essayer de régler et de remplir à leurs propres intérêts il dit ici nous parle ici de Abu Talib l'oncle du prophète qui pourrait nous rappeler très brièvement c'était quoi son histoire à sa mort l'oncle du prophète alayhi wa sallam Qu'est-ce qui est arrivé à l'oncle du prophète sallalahu alayhi wa sallam lors de sa mort lors de la mort de l'oncle Abu Talib Histoire connue dans la sire. vous avez oublié Talib Oui. Il a refusé de dire la shahadate il a refusé de dire la ilaha illallah alors que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il insistait pour il lui disait kalima wahida juste une seule parole pour que je puisse te défendre auprès d'Allah le jour dernier. Parce qu'il était mouchlik. Il ne peut pas le défendre auprès d'Allah s'il meurt sur le coffre et sur le shirk. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimerait bien pouvoir faire intercéder auprès d'Allah pour son oncle le jour dernier, pour qu'Allah lui pardonne et qu'il entre au paradis. Mais il lui dit juste une seule parole. Et autour de lui, il y avait qui Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait les grands deux de Quraysh, les chefs de Quraysh, donc ses amis en quelque sorte, les Mushrikin. Et là, le prophète il faisait la dawa et ces Mushrikin là, à l'instant de la mort, au dernier instant de la vie de son oncle, il faisait la contre dawa. Il disait est-ce que tu vas laisser la religion de tes parents, de tes ancêtres après ta mort Ils vont dire qu'il a changé sa religion par peur à l'instant de sa mort et il a hésité puis après ça il a dit j'aurais tellement aimé te réjouir avec cette parole mais je peux pas le faire parce que quraish va parler du mal de moi et il est mort sur le shirk alors qu'est-ce qui a empêché abou talib ici d'être sauvé dans l'au-delà si ce n'est pas les mauvais compagnons qurana' as-su comprenez طيب وهذه التي تكون على نوع في là c'est lorsque al khilta Lorsque ce mélange et ces relations sociales, un jour ou l'autre, elles vont devenir le contraire. Les meilleurs amis, le jour dernier, s'ils n'étaient pas des amis sur l'obéissance d'Allah, vont devenir les pires ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, nous le mentionnons dans plusieurs versets du Coran al-Karim. Al-Akhillâ ou idin, ba'duhum liba'din adouun illa al Allah dit, les meilleurs amis, le jour dernier, vont être les pires des ennemis. Sauf ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Combien y a-t-il de semblants d'amis dans, dans la rue Si vous allez sortir dehors et vous voyez les personnes, les gens qui rigolent et qui parlent, combien y a-t-il de groupes qui marchent Beaucoup de groupes. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là sont vraiment des amis sincères Est-ce qu'ils sont là Ça veut dire comme ils disent Jusqu'à la mort que tu es mon frère Et si tu es dans le trouble, si tu as besoin d'aide Je vais être là pour toi et je vais t'aider Je vais faire le conseil pour toi Non, la plupart de ces, de, de, de, de ces groupes Ou bien de ces personnes ou autre chose L'amitié qui règne entre eux C'est l'amitié sur Adounia Ad Sur le plaisir sur, euh, sur le divertissement Sur les jeux Sur une maslaha, un intérêt, l'argent ou autre chose Le moment où cela va disparaître Les uns vont c'est pour ça Allah subhanahu nous dit comme on a dans plusieurs ayats prenons une autre ayet ici dans surat al ankabut min une ayet très intéressante ici dans sourate al ankabut Allah azza wa jalla il dit que les mushrikine ceux qui ont oublié Allah azza ceux qui sont des mushrikine qui sont dans le coffre, dans le polytheisme et ainsi de suite Ils ont pris des idoles. des idoles. Et ces idoles là c'est ce qui les rapproche, ça crée un certain amour, un rapprochement entre eux dans la vie du bas Voyez Wa yawm le jour dernier parce que cette idole ne va plus être là, ba'dukum bi ba'd. Chacun va renier l'autre, ba'dukum ba'd. Et chacun va faire la لعنة d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sur l'autre. Vous comprenez Bye.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 avec eux, on participe avec eux surtout qu'il y a certaines formes de bien qui ne peuvent pas être pratiquées sans les autres, qui pourrait nous donner un exemple on répète la question il y a certaines formes de bien de ta'a, d'obéissance d'Allah qui ne peuvent pas être pratiquées sans une vie sociale, sans vivre avec les autres Sadaka, dans quel sens Tu veux dire savoir qui aider par exemple, ouais, par exemple. Taïb. Très bien, donc -sadaqa. donc pour faire sadaqa, pour donner zakat, il faudrait savoir où est-ce qu'on peut payer la zakat, qui est la personne qui est dans le besoin. Donc ça c'est un exemple de khilta, de vie sociale que Allah Azza aime. Qu'est-ce qu'il y a aussi Da'wa vers Allah Azza appelé vers Allah. Qu'est-ce qu'on a aussi Des exemples encore plus, plus quotidiens, plus simples. Hmm? Là La salat. Quelle salat Jumu'a. Est-ce qu'on peut faire sa salat jumu'a tout seul Est-ce que je peux dire oh, être avec les gens c'est trop de problèmes je préfère faire salat jumu'a moi-même. Salat ou jama'a la prière du groupe surtout pour un homme on sait que la prière du groupe auprès prix d'Allah est bien meilleure que prier tout seul. Donc quelqu'un ne va pas dire ah, c'est bien en islam c'est pas, pas bien d'avoir trop de vie sociale je ne vais pas aller au masjid je vais prier tout seul. Vous comprenez Donc tant qu'il y a la jama'a on prie avec est-ce qu'on peut faire le hajj tout seul non, donc le hajj on doit le faire avec un groupe il va y avoir des personnes et des gens, et il va y avoir des interactions des problèmes, c'est normal, ça fait partie de de l'épreuve en, en tant que tel apprendre la science la même chose, c'est très difficile que quelqu'un puisse apprendre la science tout seul, sans avoir un certain, en quelque sorte, un certain support un groupe de personnes intéressées des savants et ainsi de suite donc ça c'est la première catégorie al du gör är att hjälpa och inte att stöta på. Alla människor är olika och det är bra för oss alla. Alla människor är olika och det Il y a des textes qui prouvent Que lorsque les temps sont vraiment mauvais, ça veut dire que lorsque le croyant il vit dans un temps dans lequel il y a trop de fitna, trop d'épreuves pour sa religion, pour sa foi, et que c'est très difficile pour lui de s'attacher à sa foi, il y a des textes qui prouvent que ça peut être permis, même parfois meilleur pour le croyant, de complètement s'isoler et de vivre tout seul, comme dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, quelqu'un qui va vivre dans une montagne, « Yatba'u biha » chaghaf aljibāl wa mawāqi' wa mawāqi' alqatr yafir bidīnihi min alfitan ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un va prendre sa famille va avoir quelques moutons moutons un troupeau comme ça et il va se déplacer seul dans les montagnes vivre tout seul laissez-moi tranquille je veux adorer Allah azza wa jalla et préserver ma foi mais ça c'est l'exception comprenez de un c'est l'exception et de deux c'est si la personne est capable de vivre dans dans un tel mode de vie c'est clair Donc ça, c'est un isolement qui est réel. C'est lorsque la fitne est vraiment dure, que la personne ne peut plus s'attacher à sa foi en étant avec les autres, comme les ulama, ils ont dit. Il y a des gens qui ont mal interprété un tel hadith et qui vont dire « moi je ne vais pas aller au masjid, moi je ne vais pas faire salat al-jama'a, je, je préfère être tout seul, ne pas être avec les autres croyants et musulmans » et ainsi de suite, tout en vivant à l'intérieur d'une grande ville et de vivre une vie urbaine et ainsi de suite. C'est le shaytan qui est en train de, de lui dire que, ou bien de le, lui faire croire que ça c'est un vrai isolement. Parce que ça ce n'est pas un vrai isolement, c'est le contraire de, de l'isolement. Parce que si tu t'es isolé du peu de bien qu'il y a et de masse d'aider et ainsi de suite pour vivre une vie qui est pleine de fitaines comme, comme tout le monde. C'est clair Parce que c'est que clair parce que ça c'est des questions de faire pratique donc. C'est important qu'il n'y ait pas des zones qui sont grises Ou bien des choses qui ne sont pas claires ou autre chose Taïque. Après ça il dit ici euh, <coughs> Donc on vit avec les gens Lorsque les gens font le bien On essaye de s'isoler Des gens lorsque les gens Font le mal On n'est pas avec eux Ainsi que lorsqu'il y a Fudulul Mubahat C'est quoi Fudulul Mubahat Qui pourrait nous expliquer hmm? Trop de trucs qui sont permis. Donc, un excès de halal. Okay? Le moubah, c'est le halal. Des choses qui sont halal, qui ne sont pas interdites. Mais en islam, est-ce qu'un excès de halal, c'est bien Ce n'est pas la meilleure chose. Vous comprenez Est-ce qu'on peut aller à une fête, si quelqu'un nous invite à une fête et qu'il y a juste du halal dans une telle fête Est-ce qu'on peut aller à la fête Oui, il n'y a pas de problème. Taïb. Est-ce qu'on peut chercher à chaque matin et à chaque soir une fête halal Quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Toujours invité, nuit et jour. Il passe deux heures par jour dans, dans des fêtes. Est-ce que ça c'est bien Non, c'est ça ce qu'on appelle فضول المباحة. فضول المباحة. Donc, quelqu'un qui va dire « Allez, à chaque jour, on va se rencontrer deux heures avant Salat l'Icha, on va aller prendre un café. Pendant deux, deux heures. Entre amis, on est en train de parler. Pendant deux heures. Juste parler. فضول المباحة. Pas se regrouper pour faire du bien. Pas pour faire ta'a. Pas pour faire le dhikr d'Allah Azza wa Comme on l'a mentionné, ici c'est un terrain qui est glissant, sur surtout les assemblées. En théorie, oui, quelqu'un va dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de mal On va juste s'asseoir et parler de quelque chose qui est halal, on ne va pas faire de mal. » Mais dans la pratique, notre nature en tant qu'être humain, surtout lorsqu'il s'agit des paroles et des, inter des interactions sociales, le plus que ça dure, le plus qu'il va y avoir probabilité que ça, que ça déra. Vous comprenez Que du halal, on va passer à À autre chose, comme on a menti, on va dire le riba, des mensonges, on va exagérer, on va peut-être trop rigoler. Donc ici, il m'usère, ou bien le m'usère, le, le, le, le, le, le fait de rigoler, est-ce que c'est halal en islam Oui, c'est halal. Mais encore une fois, il y a des, des conditions, comme pour toute chose. Première condition, c'est est-ce qu'on peut rigoler avec, avec des choses qui sont, qui sont mensongères, des informations qui sont fausses Non, ça, on ne peut pas le faire, c'est haram. Donc même si on est en train de rigoler, on ne peut pas dire des mensonges. Oui, Mm -hmm. Elle sait que ce euh, pas vrai ce qu'on dit, c'est un mensonge. Alam, je ne sais pas. Mais je peux te donner ouais, la réponse. Ouais, je ne sais pas, Allahu'ala. Je ne peux mérimie pas mérimie. te répondre là-dessus. La Adiri, Allahu'ala. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si c'est un mensonge et que les gens ne le connaissent pas, ne savent pas que c'est un mensonge, que ce n'est pas vrai, que ça, c'est certainement interdit. Le reste, je ne peux pas te répondre, Allahu'ala. Mais si on se fie ici, ou bien si on se reste, si on se concentre avec ce qui est clair. Comme on a mentionné Le fait de rigoler en mentionnant des mensonges que ça, c'est haram. Trop de rigolade. Un jour, Inch'Allah, peut-être on va faire un, un cours sur le fiqh de la rigolade. Donc, il y, y, y a tout un fiqh derrière. On, on parle sérieux. J'ai même la, la matière du, du, du cours en tant que tel qui est assez prête. Inch'Allah, un jour, on va faire le cours en tant que tel. Donc, les ulama, ils ont mentionné beaucoup de, de mal qui vient d'un excès de rigolade que ça fait partir le respect, ça fait partir le hayba de la personne et ainsi de suite. Donc, Comme on a mentionné, lorsque les gens font le mal, ou bien lorsque les gens sont en mode excès de permis, excès de halal, excès de mubah, on s'isole des gens. Quelqu'un pourrait nous donner l'exemple, ou bien quelqu'un pourrait nous poser comme question ici. Si on m'invite si à une fête, quelqu'un va dire « moi j'ai une grande famille, à chaque trois jours on m'invite à une fête » de tel mariage, de l'autre, Donc, c'est des faits, on invite et on sait qu'en islam, on doit répondre favorablement à, à une invitation, tant qu'il n'y a pas de, de haram. Donc quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que je vais faire Qui pourrait nous citer ici une solution Ne pas rester longtemps. Donc la solution, c'est ça. La solution, le prophète nous a dit de répondre favorablement à l'invitation, mais il n'a pas dit le prophète de passer trois heures dans toutes les Dans toutes les invitations, vous comprenez, il y a des invitations, on comprend que c'est des personnes très proches, qu'il y a de la valeur, il y a euh, de la symbolique derrière ça et qu'on devrait rester longtemps parce que des personnes très proches, on les a pas vues depuis longtemps, c'est ça la Torah, et ainsi de suite. Et il y a des invitations, une personne qui est éloignée, qui t'a invité, même si c'est difficile pour toi ou autre chose, tant qu'il n'y a pas de haram, tu te présentes par simple respect et reconnaissance envers la personne. Tu passes un certain temps après ça, tu pars sans encore une fois entrer dans nu men så, fanns de temps, av att blanda sig i skurkans? Och det var inte möjligt att inte vara med dem. Så han var försiktig och inte var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och de var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och han var med dem. Och han var Travail, par exemple. Ok, on a besoin de vivre, on a besoin de risque Quelqu'un qui a le choix, et qui, peut avoir, qui a l'embarras du choix, et qui trouve le luxe de pouvoir travailler seulement avec des personnes qui craignent Allah Azza wa Jal, mais ça c'est le cas d'une exception, petite minorité de personnes. Donc, si on a besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir des interactions assez fréquentes avec des personnes qui font le mal, et qu'on n'a pas le choix que de le faire pour pouvoir vivre et survivre, alors il nous dit ici la solution c'est quoi De un, il doit s'isoler du mal qu'ils sont en train de faire. Ne pas faire avec eux le mal. Lorsqu'ils tu le fais biqadri al-hajah, tu fais ton travail ou tes études ou autre chose, mais lorsque ça sort de ce cadre et que les personnes commencent à faire des choses excessives ou bien qu'ils sortent du cadre des choses qui sont haram ou autre chose, tu ne participes pas avec ces personnes. Si ce n'est pas possible pour toi de le faire, on va voir la réponse dans un moment. Mais il nous dit ici, Et qu'ils soient patients envers leur mal. Parce qu'il va avoir du mal qui va, qui va arriver. C'est quoi le mal qui va arriver ici hum? Tu vas te délaisser. Taïeb, qu'est-ce qu'on a aussi Le mal qui vient de eux. Allah. Un mal qui vient de l'autre côté. Ça serait quoi ce mal Lorsque tu es avec un groupe de personnes qui dicte une certaine activité, et que tu, toi tu es la petite minorité, que tu ne veux pas participer de façon active, tu veux te limiter à la raison d'être, pourquoi est-ce que tu es venu à cette place, mais tu ne veux pas prendre part activement à cette activité. Est-ce qu'on va t'apprécier Est-ce qu'on ne va pas te faire de la pression Est-ce qu'il ne va pas y avoir une certaine critique, un certain même parfois mépris envers toi Parce que c'est ce qu'on appelle le fameux « peer pressure ». Pourquoi est-ce que les, la, la, la plupart des gens au sein de, de nos sociétés, de nos jours, pour, pourquoi est-ce que les gens ils suivent les fameuses tendances et les modes et ainsi de suite Est-ce que toujours parce que la personne, elle aime vraiment la mode Est-ce que les gens suivent les tendances parce qu'ils les aiment toujours Non. Souvent, ils suivent la tendance parce qu'ils ont, ont peur de d'être sous pression, ou bien d'être mal perçu ou autre chose. Donc pour se conformer, ils vont suivre la mode. Mais est-ce que le croyant, comme il est mentionné dans un hadith, est-ce que le croyant c'est imma un imma'a, c'est quelqu'un qui ne fait que copier, est ce que les gens ils font, ils vont se conformer, vont se conformer même lorsque les gens ils font le mal. Non, le croyant n'est pas, pas comme ça. En sachant que c'est le cas, il va avoir un certain mépris parfois, un certain rejet, des critiques, des attaques, et ainsi de suite. Donc, l'adha, et ça, ça, ça, ça nécessite la sabre. C'est pour ça, dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « El mu'minu alladhi yukhalitunna suwayasbiru ala adha'hum. » Le croyant, croyant qui est capable d'avoir des interactions avec les gens et d'être patient envers leur mal est meilleur auprès d'Allah, que le croyant qui s'isole complètement des gens parce qu'il ne peut pas être patient envers envers leur mal, vous comprenez Mais il nous dit, l'imam Ibn al-Qaim, coûte que coûte, ils ne devraient pas se soumettre et tomber dans leur piège et commencer à faire les, les mêmes choses et le mal qu'eux, ils sont en train de faire. Parce que ça, ça va te ramener ta, leur satisfaction à court terme, mais qu'est-ce qu que ça te ramène à long terme La colère d'Allah Azzawajal et l'insatisfaction de ces mêmes personnes. Comprenez, ils vont t'aimer sur place, mais la prochaine fois, ils vont te demander autre chose, et autre chose, et autre chose, jusqu'au jour où, soit toi, tu vas refuser, tu vas dire non, tu vas tomber dans la même situation initiale, ou le jour où ils n'auront plus besoin de toi, et que ces mêmes personnes vont te mépriser, ne seront pas satisfaites de toi. C'est pour ça, dans un hadith très intéressant, un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens ici du hadith pour résumer, celui qui cherche à satisfaire aux gens par la désobéissance d'Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala sera insatisfait de lui et il fera en sorte que les gens seront insatisfaits de lui. Et celui qui aime satisfaire les, Allah Azza wa même en rendant les gens en colère, Allah Azza wa sera satisfait de lui et va faire en sorte que les gens vont, vont être satisfait de lui la question de rida et de sakhat comme il a mentionné le prophète a. Donc, celui qui cherche à satisfaire aux gens à travers la désobéissance d'Allah Azza wa Jal va faire en sorte que ces mêmes gens vont te mépriser tôt ou tard vous comprenez Donc, on n'a rien à gagner. La seule chose ici qu'on a qu'on a à gagner, c'est être patient envers le mal de ces de ces personnes et s'attacher à l'ordre d'Allah C'est pour ça toujours Allah wa nous mentionne dans le Coran Al-Karim, wassbir nafsak, wassbir nafsak. Être patient, être endurant dans l'obéissance d'Allah même lorsqu'il y a du mal qui vient d'autrui, qui n'accepte pas ta façon de faire et qui aimerait bien t'emporter dans dans leurs propres euh, vagues en quelque sorte. Ça y Et quand il y a besoin de de interactions avec les gens dans les choses permises. Donc on a parlé ici du besoin d'être avec les gens dans le mal, mais si on en parle maintenant du besoin d'être avec les gens dans l'excès de halal. Encore une fois, on peut revenir au même exemple ici, les fameuses fêtes. Donc ta famille, des membres de ta famille haram. Mais les gens sont en train de parler de tout et de n'importe quoi. Vous comprenez Et toi, tu ne te sens pas vraiment confortable à rester longtemps, mais c'est des personnes qui font partie de ton entourage, de ta famille ou autre chose. Tu veux, par respect envers ces personnes, être avec elles. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire ici L'une des solutions que ici nous, nous présente, Alors qu'il essaie, de faire changer cette assemblée à une assemblée de d'hikr d'Allah C'est clair Comment est-ce qu'on pourrait le faire Une assemblée dans laquelle on parle de tout et de n'importe quoi. On parle pas de haram, mais on parle de choses qui sont de la, de la pure perte de temps. Il dit ici que l'une des solutions possibles c'est que tu pourrais essayer toi-même de transformer cette assemblée en une assemblée d'obéissance d'Allah Azzawajal. Comment tu pourrais le faire Oui, En lançant un sujet qui touche à la religion, à la foi, à l'iman. Et il dit que le shaitan ne t'empêche pas de le faire par la fameuse illusion que tu es en train de faire de l'ostentation. Comprenez Parce que Shaitan, il va te dire, ok, les gens sont en train de parler de la dunya et de l'argent et ainsi de suite. On sait de, de quoi les gens, ils parlent. Quand, quand les gens, ils trouvent rien de quoi parler, ils parlent de quoi hmm? Sport. Des? Des gens. Donc, ça c'est une stratégie de Shaitan, ok parce que l'être humain, parfois, les gens, s'il y a un groupe de personnes, s'il y a cinq personnes et qu'ils ne trouvent pas un élément dénominateur qui rassemble les cinq, ils vont faire, ils vont faire quoi Ils vont prendre, ils vont, ils vont, vont inventer un ennemi extérieur et commencer de parler de, de cet ennemi pour, pour qu'il les rassemble. « T'as vu ce que tel il a fait T'as vu ce que tel ?»« Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. » Et les autres vont embarquer. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui est absent, donc c'est de la viande qui est facile à manger. Vous comprenez Qu'est-ce qu'il y a aussi Qu'est-ce que les gens... Ils parlent de quoi Ils parlent de sport, ils parlent des autres. Politique. Oui et non, on va dire pourquoi oui et non. On parle d'argent, okay, de leurs problèmes parfois. On parle de la pluie et du beau temps. Okay, C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Le prix de l'essence et l'hiver le, qui arrive et l'hiver qui part et l'été qui arrive. Tellement subhanallah on est devenu, les gens vivent de nos jours dans des sociétés qui sont tellement, comment on dit, fake et tellement esthétiques et superficielles certains, pour revenir ici à la question de la politique, certains ont inventé cette fameuse règle que en groupe et en famille et ainsi de suite, on ne parle pas de politique et de religion. C'est parce que ça amène quoi Des conflits et de désaccords et la divergence. Donc ici, les gens pensent que ça, que ça c'est un bien, comprenez, c'est pour, pour, pour, pour garder l'éthique en quelque sorte, pour, ce respect, pour, pour, pour se respecter, un certain respect mutuel. En vérité, on ne dit pas toujours, mais très souvent, ça c'est un signe de quoi Un signe de faiblesse, de Personnalité. Les gens ne veulent pas être confrontés aux, aux idées, ou bien aux vérités, de débattre, de vérifier leurs propres croyances envers les autres. Donc les gens ils vont dire « on va garder ça simple, on va parler de tout sauf la politique et la religion ». Comprenez. donc c'est pour ça que les gens toujours ils tournent autour des mêmes sujets prix de l'essence et l'argent et la bourse et ainsi de suite et ainsi de suite et parfois ils vont parler des autres ici l'imam Ibn Al-Qayyim l'auteur ici ce qu'il nous présente comme solution c'est essayer de mettre quelque chose pour transformer cette assemblée en assemblée de rappel d'Allah de Dikr d'Allah oui, mm -hmm. très bien Je ne suis pas en train de prôner ici de parler de politique, ok Quand je parle de politique, je parle ici de ce que... J'ai juste donné un exemple sur l'état de la société dans laquelle on vit. Mais si on parle de la religion, de la religion d'Allah Azza wa si j'ai quelque chose, un sujet que je maîtrise assez, que je suis capable de lancer, de mettre ce sujet, si c'est soit un rappel pour que les gens se rappellent d'Allah Azza wa ou même si c'est un sujet à débattre, tu dis que ce n'est pas tout le monde qui qui respectent la religion d'Allah Azzawadal, mais si moi, j'ai la bonne intention, comme Allah Azzawadal, il dit, leur manque d'éthique, c'est leur problème, pas mon problème. Leur problème envers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de lancer, de mettre la vérité sur sur la table. C'est clair. Et bien sûr, ça, ça dépend d'une assemblée à une autre. On parle ici, euh, il y a des assemblées qui sont diverses avec des personnes qui sont d'autres religions, et ainsi de suite. Mais on est en train de parler de quelque chose de simple. Okay? Avec des membres de ta famille, tu connais, tu connais leur religion. mettons c'est tous des muslimines, quelqu'un de très pratiquant, quelqu'un peu pratiquant. On peut toujours parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que des choses de base qu'il n'y a personne qui va, qui va les remettre en question. Ne serait-ce que pour, encore une fois, éviter le mal et avoir un peu de récompense et de... Et de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 de juste la vie du bas monde et, de de dunia, et que toi tu te sens vraiment mal à l'aise à mettre la religion ou bien parler dans l'Azawodjel ou autre chose. Alors il nous donne ici un très bel exemple. Il dit, alors qu'il fasse en sorte d'isoler son cœur, même si avec son corps il est présent avec ses personnes. Il nous dit qu'il fasse sortir son cœur de cette assemblée de façon tellement subtile qu'il nous donne ici un exemple, Kashaaratifil Adin. C'est comme un cheveu qu'on fait sortir de la pâte. Vous savez la pâte qu'on fait pour faire du pain ou autre chose. Alors, avant qu'elle ne soit cuite, imaginez s'il y a un cheveu à l'intérieur et qu'on essaye de l'enlever. Ça va sortir de façon tellement tellement discrète. Vous comprenez? Donc ici, le cœur va sortir de cette assemblée. Il est présent et absent. Il est éveillé et dans le sommeil en même temps. حَادِرًا غَائِبًا يَقِضًا نَائِمًا Que le cœur ne soit pas affecté. Et oh, ils sont en train de parler et toi tu es présent avec ton corps mais ton cœur il est en train de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est bien sûr quelque chose de possible même si ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est difficile mais comme il nous dit l'Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala يعين على هذا الا لا يعين على هذا الا محبه صادقه والذكر الدائم بالقلب واللسان la seule chose qui aide dans ça c'est quoi c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala l'attachement à Allah azza wa jalla et le rappel fréquent d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui se rappelle toujours d'Allah azza wa jalla ça va être facile pour lui d'avoir recours à une telle solution avant de clore avec ce point azza wa et de passer au prochain au deuxième point Euh, ici un exemple, il y a un, un, un des grands savants de l'islam, Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ça c'était quelqu'un, on peut déjà comprendre, même s'il ne l'avait pas dit, on peut déjà comprendre que dans sa vie, c'était quelqu'un d'extrêmement discipliné en termes de temps, de gestion de temps. Il ne perdait pas une seule minute de sa vie. Ce qui le prouve, de un, c'est tous les livres qu'il a lus, parce que dans, sa, dans certains de ses livres, il parle des, des milliers de tomes qu'il a lus à travers sa vie. Et de plus que ça aussi, les livres qu'il nous a laissés, ce qu'il a écrit. Donc tout ça, ça prouve de quelqu'un qui gérait très très bien son temps et sa vie, qui ne perdait pas son temps. Et même Ibn al-Jawzi, il avait, il mentionne l'une des choses que lui il faisait, donc ça c'est un savant qui est mort il y a de cela plusieurs siècles. Okay? Il parle d'une pratique qu'il faisait qu'on pourrait comparer à la, au fameux multitâche comme on mentionnait tout à l'heure. Donc le, le genre de multitâche qui, qui est bon parce que c'est quelque chose de pratique, c'est pas quelque chose qui qui impose en quelque sorte la pleine concentration ou autre chose. Il dit « Lorsqu'il y avait des personnes, entre guillemets, en... ça, ça c'est un mot que moi j'ajoute, okay parce que je suis en train de traduire le sens de ces paroles qui est en arabe. Je suis en train d'essayer de, comment on dit, taqrib, c'est pas lui qui utilise ce mot, mais « Lorsqu'il avait la visite de certaines personnes ennuyantes, donc il y a toujours des personnes ennuyantes dans la vie qui veulent nous parler, okay Alors, on veut soit passer des personnes qui sont de notre entourage, de notre famille, ou bien c'est des personnes... On veut les aider okay? avec une bonne intention ou bien avec propre, un simple adep ou bien le haya du croyant. On ne veut pas les, les rejeter et dire ⁇ J'ai pas de temps pour toi ⁇ Donc, Imam Ibn Jawzi Rahman Allah, il profitait de ce genre de moment pour faire quoi Pour soigner ses plumes. Okay? Donc il, regout, il est en train de parler avec la personne, avec son invité. Il est en train de, de prendre soin de, de ses plumes comprenez Donc ici, on parle de la bonne gestion du temps. Tu es présent avec la personne et en même temps, tu es absent parce que tu es occupé avec quelque chose de bien que tu fais pour Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point Oui, Akhid. La un peu dans le sens où on a donné l'exemple de passer heures avant en compagnie de ses amis. Oui. passer toute la soirée à la maison, aux études ou quoi que ce soit, un deux heures dans une journée pour garder une vie sociale, pour parler avec ses frères euh, ou ses amis. Ses... C'est quand même peu. Si on l'utilise de la bonne façon, si on a les bonnes intentions dans cette période-là, si on essaie toujours d'apporter de bonnes discussions, c'est vrai que si on le fait vraiment pour rien et qu'on est juste en train de faire du temps, un deux heures ça devient fou. Oui. Très très bonne question. Je comprends ta question. Je veux pour que clarifier inchallah azod Première première chose ici, quand quand on donne des exemples, comme on dit, des exemples, c'est pas c'est pas le faire. des exemples, on essaye comme ça on the fly de trouver des exemples qui se rapprochent un peu. C'est pas toujours les exemples les plus précis. De deux, on a dit si quelqu'un pour pour que ce soit précis, on a dit si quelqu'un passerait deux heures à chaque jour avant Isha, On n'a pas parlé de passer un, deux heures avant Isha, une journée avec tes amis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on dit... Parce que ça, ça arrive parfois. Il y a des frères, par exemple... On, on va donner un exemple. Parfois, dans les masjids, on voit ça. Il y a des frères, ils font salat de l'isha ou bien salat de l'Maghrib. Salam alaikum, salam alaikum. Ils sortent du masjid tout de suite. Ni ils font le dik, ni ils font les deux rakahs de plus. S'il y a un cours, un petit rappel dans le masjid, ils ne vont pas rester. Et quelques minutes après tu vas toujours trouver les frères, les mêmes frères, les mêmes personnes qui passent deux heures à l'extérieur du master en train de rire et de, ou, là, ou bien juste en face pour aller au café, pour prendre un café et ainsi de suite. Toi, tu as dit que deux heures, ce n'est pas beaucoup. Si on parle ici, comme on a dit, deux heures de temps à autre, ce n'est pas beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais deux heures par jour, est-ce que tu ne penses pas que c'est beaucoup Ça dépend comment on va les utiliser. Taïe, on, on va rapprocher encore plus, ok Je vais être un peu plus percutant, excuse-moi, ok Est-ce que tu as des enfants C'est normal. Pour un, un, un certain moment de ta vie, Inch'Allah, tu vas avoir une famille, des enfants, ok Et tu peux comprendre que pour quelqu'un qui a une famille et deux enfants, deux heures, c'est vraiment beaucoup. Tu comprends Donc, oui, il y a des frères malheureusement qui ont qui ont une épouse, qui ont des enfants et qui passent le fameux une heure ou bien deux heures dans le café en oubliant leur propre famille et que leurs propres enfants, leur propre épouse a besoin de eux. Il y a des choses à régler dans le foyer, il y a des problèmes à régler, il y a une gestion du foyer ainsi de suite. Et tout ça, bien sûr, l'impact, c'est quoi Tu vas le voir sur l'éducation de tes enfants après quelques années. Tu vas le voir dans tes relations de ton mariage et ainsi de suite. Donc, Allah nous a donné des responsabilités dans cette vie du bas monde. Deux heures par jour à chaque jour Est-ce que tu sais qu'avec deux heures deux heures à chaque jour que je passe dans un café, si j'enlevais si juste un jour sur deux, après dix ans probablement qu'avec ces deux heures par jour, deux à trois fois par semaine, je peux devenir presque un hafiz du Qur'an karim. Deux heures, c'est beaucoup. Donc, encore une fois, c'est peut-être un exemple qui n'existe pas beaucoup, mais on va donner un exemple plus proche de la réalité. Combien de personnes passent deux heures sur Facebook de nos jours? Alors quand on a parlé de relations sociales, il ne faut pas dire « Ah, moi je ne vois pas beaucoup de personnes dans ma vie. » Mais tu passes combien de temps à faire « scroll, scroll, scroll, tel il a fait, l'autre elle a fait les, les photos de tel, et le tel il est parti en voyage » et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment important pour moi Comprenez Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné euh, l'exemple de la fameuse comparaison. La même chose ici. Être sur Facebook et les réseaux sociaux et les gens qui partagent celui qui est parti au Mexique et l'autre qui est parti en Russie et l'autre qui est parti quelque part. Et avec avec tout, avec tout ce, comment on peut dire, l'addition de toutes les informations que tu es en train de voir en un seul instant, tu vas avoir une certaine perception de vie qui n'est pas réaliste. Tu comprends Parce que tu penses que tout le monde est, est en voyage partout et que tout le monde est en train de, de profiter à chaque jour, et que toi tu devrais faire la même chose, et que c'est ça la vie, alors que c'est pas vrai. Ça c'est comme a -a aggregate un peu, on a ajouté le, le, les, les vacances de tout le monde, on a tout mis dans, tumya, dans une, une seule bulle. Donc c'est certain que ça, ça va avoir un impact sur, sur mes soucis, sur mon cœur, sur ma réflexion, et ainsi de suite. Ça va, ça va affecter ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pensant, on a déjà mentionné un jour, on a fait une halaqa sur ça, la concentration sur la salate. Il y a deux hadiths très intéressants du prophète sallallahu alayhi wasallam. Dans l'un des, des deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wasallam, il a demandé à ce qu'on retourne un vêtement. Il y a un vêtement, une pièce de vêtement de luxe qui a été offerte au prophète sallallahu alayhi wasallam par l'un de ses compagnons, mais il y avait trop de design en quelque sorte. Donc, euh, des formes et des couleurs et ainsi de suite. Le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wasallam ait fait une salate avec ça, Il l'a retourné à son propriétaire et il lui, donné, il lui a demandé de lui offrir pièces de vêtements qui seraient de, de moindre valeur et qui seraient plus simples. Pourquoi il a dit alayhi sallallahu alayhi wa Parce que ça a affecté ma concentration dans ma, dans ma sanat. Des simples couleurs, des simples formes. Alors imaginez toutes les informations non nécessaires auxquelles on s'expose de nos jours. Comment est-ce que ça va affecter encore une fois notre concentration. C'est normal qu'après ça on dit, on ne peut pas faire le khushur dans la salade, j'essaie de lire le Coran mais je n'arrive pas à me concentrer, euh, j'essaie de lire dans un livre de fer mais je trouve ça compliqué de finir une seule page parce qu'on est tellement habitué à des informations qui n'ont pas de substance, qui ne, qui, euh, qui ne font pas intervenir de la réflexion, de la méditation et ainsi de suite. Donc on prend juste les informations qui sont, qui sont légères. D'autres questions Oui Salat al-Rahim, c'est tous les membres de notre famille, même s'il y a cinq points de lien qui nous éloignent d'eux, comme les ulama, ils ont dit, ok Tant qu'on sait que cette personne-là, c'est un membre de notre famille, même la famille éloignée, on a une responsabilité envers eux. Bien sûr, cette responsabilité, elle grandit le plus que la personne, elle est, elle est proche. Il y a des gens que tu vas visiter ou bien que tu vas appeler une fois par année que, auxquels tu vas accorder un certain traitement spécial s'ils si sont en visite S'ils sont en visite dans votre entourage, mais il y a des personnes comme les parents et les frères et les sœurs avec lesquels on devrait être en, en contact permanent. Donc ça, ça dépend d'une personne à une autre. Tai. Mais ici, pour, revier, pour revenir à ce point, est-ce qu'il y a des questions sur ce point Parce que je sais que c'est un point qui est problématique parce qu'on n'est pas habitué à entendre ça. Là, la question de Kholtai ainsi de suite. Salam wa alaykoum salam wa rahmatullah. Y avait une question Pas de question Tai passons au deuxième point inshallah aux wa huwa bahr la deuxième point c qui affecte le cœur qui nuit au cœur c'est attamanni les espoirs mais pas ici l'espoir de vie on a déjà parlé de l'espérance de vie celui qui qui pense qu'il va vivre très très longtemps طول الامل non et les espoirs c'est quoi les idées les projets Donc encore une fois ici, désespoir, ça serait tous les produits qu'on qu essaie de, de nous vendre à travers la, la publicité. Donc moi, je suis en train de penser que dans trois ans, je vais acheter telle voiture, Inch'Allah. Et dans cinq ans, je vais acheter une grande maison avec telle caractéristique dans tel quartier. Et l'année prochaine, j'aimerais aller en voyage en, dans tel pays. Et l'année d'après, ça serait bien d'aller dans l'autre pays. Et ça serait bien de faire ça, et de visiter telle place, et d'aller manger à tel restaurant un jour, et un autre. Donc ça c'est at et comme il nous dit ici, il l'appelle l'océan de at parce que c'est un océan qui n'a pas de limite. Bahru-la, la-sahila, lahu. Le plus qu'on commence à avoir des espoirs, un attachement à des choses particulières de la dunya, le plus qu'on voudrait encore Encore plus, vous comprenez Et encore une fois, Imam Ibn al-Qayyim, il parlait de ça dans un certain contexte. Aujourd'hui, le contexte est beaucoup plus problématique. C'est beaucoup plus important de parler de ça que dans le temps de l'imam Ibn Al qayyim Parce qu'on vit dans le temps, encore une fois, de l'ère de consommation, dans lequel la consommation est assez accessible, c'est facile d'avoir des choses. Et deuxième chose aussi, on vit dans l'ère de Des communications, Donc, que ce soit les communications virtuelles ou bien les communications qui sont le, le transport. On peut très facilement se déplacer d'une terre vers une autre, un continent vers un autre, et ainsi de suite. Alors, si quelqu'un, comme on a déjà mentionné plusieurs fois, si quelqu'un, Allah azawada, lui a accordé une richesse, il a de l'argent, et que la personne peut voyager beaucoup et quelqu'un il dit « Regarde, moi j'ai de l'argent halal, alhamdoulilah, j'ai gagné mon argent avec, avec le halal. Et moi je peux faire un voyage à chaque mois, à chaque deux mois. » Est « Est-ce que tu me dis que c'est haram ?» Non, on n'a pas dit que c'est haram. Mais on est en train de dire ici que ouvrir la porte ici, tomber dans l'excès, c'est quelque chose qui va, tôt ou tard, et très bientôt même, nuire au bien-être de ton cœur. Et une fois que le cœur en tant que tel va être affecté, ton cœur va être affaibli dans sa foi et tu vas tomber dans le haram. C'est clair Ça mène vers le haram. Les ulama, ils disent « Faudolul Mubahad »« Fais une petite révision ici, l'an dernier » Quand on parlait de tauba, chapitre de la tauba, on a parlé des, des pièges de Shaitan, n'est-ce pas Les pièges que le Shaitan, il tend à l'être humain. Et on avait mentionné que, donc on ne va pas commencer dès le début, on va aller à la troisième ou la quatrième étape, c'est que le Shaitan, il va essayer de te faire tomber dans des péchés mineurs. S'il ne trouve pas, s'il ne peut pas le faire parce que tu as assez de foi, le Shaitan va essayer de te faire tomber dans... Des choses qui sont macro, qui sont détestables, qui ne sont pas interdites, mais qui sont détestables. Parce que celui qui fait beaucoup le détestable, il va finir par faire des péchés mineurs. S'il ne peut pas te faire tomber dans le détestable, il va essayer de te faire tomber dans Fudoulou al mubahat dans l'excès du halal, l'excès du mubah. Vous comprenez Parce qu'avec un excès du mubah, excès du halal, la surconsommation toujours, la vie de luxe toujours, un jour ou un autre, on va glisser, on va tomber dans, dans les péchés. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est -ce est bien clair Est-ce qu'il y a pas des gens qui sont réticents qui disent je suis pas vraiment convaincu parce qu'on peut expliquer plus. Okay. Alors le dit ici Alors ça c'est le bateau il nous dit ici le, le, le bateau de Al Muna, le bateau des espoirs qui qui traverse à travers ces, Ces, ces, ces océans-là qui sont infinis, c'est le bateau de ceux qui sont mafaïli, ça vient de l'iflas, ceux qui font faillite, ceux qui sont dans la perte. Parce que leur vie va passer très très vite et ils ne vont rien, rien réaliser. C'est quoi la marchandise Qu'est-ce qui fait embarquer les gens sur ce bateau C'est les promesses de as Comprenez Tu vas avoir une longue vie et tu vas faire, et tu pourrais faire, et tu pourrais bien faire, et faire comme l'autre, et faire comme l'autre. Comme on a dit, il faut faire très attention de nos jours. C'est parce qu'on ne vit pas dans un temps qui est normal. On vit dans un temps dans lequel on est exposé en continu à des messages publicitaires, des messages de vente. Comme on a mentionné, la, la, la facilité ici d'accès à l'achat, de pouvoir acheter des choses. payer maintenant, ne, euh, Acheter maintenant, acheter aujourd'hui, ne payer rien avant. Avant 60 mois, avant 6 mois, parfois ne payez rien avant un an et on vous donne un chèque tout de suite de 1000 dollars, ok if, if it sounds too good, then it's not good, ok Si c'est trop beau, il n'y a, a personne, il y a pas, il y a, dans une société qui est capitaliste, il n'y a personne qui est dans le business et qui est là pour faire de la charité, pour faire du bien pour toi, parce qu'il veut, veut du bien pour toi, il veut t'offrir un chèque et ainsi de suite, ok Comme beaucoup de personnes vont dire, « Ah, moi, je vais, les, je vais utiliser les cartes de crédit parce que c'est bien, je vais avoir des points et avec les points, je vais gagner. Je préfère payer avec une carte de crédit. Okay? » Tu te penses plus, plus intelligent qu'une banque multimilliardaire qui a parmi les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleures formules de calcul et ainsi de suite, et moi, homme faible, qui a mille et un soucis dans la vie, je pense comme on dit, those people. être plus intelligent et je vais jouer leur jeu mais c'est moi qui va gagner. OK Non. Ce n'est pas vrai. Donc, comme on l'a dit si ça semble être trop beau, ça veut dire que ce n'est pas... Il y a quelque chose à l'intérieur. Il nous dit ici, toujours l'imagination, les rêves. On ne parle pas ici de rêve, il faut faire une distinction ici. On ne parle pas de rêve Qui, euh, qui ont une certaine réponse à mes besoins dans la vie. Je veux étudier dans un domaine, j'ai une, une vision très claire de la vie, je veux étudier mon rêve, inshallah c'est que dans cinq ans je vais avoir tel diplôme, après ça inshallah je vais travailler, j'ai une discipline de vie. Ça c'est une chose, on ne parle pas de ça. On parle ici de, des rêves qui tombent dans le domaine des passions et de shahawah, de al-hayat, dounia, les tentations de la vie du bas monde qui ne m'apportent rien du tout à part du plaisir. Du plaisir après du plaisir. Est-ce que est c'est -ce halal d'avoir du plaisir dans la vie Non, mais est-ce qu'on peut vivre toute la vie pour le plaisir Grande différence ici. Il faut faire la nuance entre oui, c'est halal d'avoir du plaisir qui est halal. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Mais c'est inacceptable de vivre notre vie pour les plaisirs. C'est une grande différence ici, parce que Allah azawajalla dit affara eita manitaqada ila hou hawa celui qui fait de ses passions, son propre Seigneur, son propre Dieu. Certains ulama, ils ont dit, C'est celui à chaque fois qu'il est tenté par quelque chose, il va la faire. Tout ce qui me tente, je le fais. Vous comprenez Ça, c'est en quelque sorte prendre mes passions comme un Dieu. Je suis en train d'adorer mes passions. Je vis pour mes passions. Je ne vis pas pour Allah Azza wa C'est clair sahibu al-himma al amis, Uh, J'aimerais te donner en exempel här, en okay? otro exempel très, très important. Combien de fois est-ce que les gens critiquent t les dirigeants qui sont injustes, tel roi, tel prince, tel combien de fois est-ce que les gens le font hmm? Toujours. Okay? Les gens sont toujours en train de parler. Regarde tel dirigeant, comment est-ce qu'il gaspille l'argent, des millions pour faire telle chose, des millions c'est une vérité en tant que telle très souvent c'est une vérité c'est pas que c'est faux par contre il faudrait voir ici une autre, un autre côté de la médaille comme certains ulama l'autre côté c'est que tu dois dire à Allah Azza wa Jal ne serait-ce qu'avec ton cœur Alhamdulillah qu'il ne m'a pas mis dans sa place avec tous les moyens que lui il a parce que peut-être qu'à sa place j'aurais fait la même chose ne serait-ce que faire pire comprenez Ce qui nous, parfois, on, on parle de quelqu'un qui dit « il gaspille et il fait » ainsi de suite, mais ce qui nous empêche d'être comme l'autre personne, c'est qu'on n'a pas les moyens de, de l'autre personne. Mais on fait la même chose à plus petite échelle. Alors comment expliquer, parce qu'il y a des gens qui disent « mais comment ça se fait que tel roi il profite et il dépense des millions » ainsi de suite, comment est-ce qu'il y a un être humain qui le fait sachant que dans, dans son pays à lui il y a des orphelins, il y a des pauvres Eh bien la réponse c'est ça. C'est parce que Shaitan, il lui ouvre ici le, le grand océan des, des plaisirs et des rêves et des, des espoirs. « Je vais faire telle chose et telle chose. » Et avec le temps, la personne, elle va, elle va s'oublier elle-même. Elle va oublier Allah Azza wa Elle va oublier qu'elle vit dans, dans un monde. Elle va oublier la réalité dans laquelle elle vit. Celui qui a les plus hautes aspirations, le croyant, parce que le croyant, toujours, il a les plus hautes aspirations. Alors, ces aspirations et ces espoirs tournent toujours autour de deux choses. « Al-ilm »« Al-iman »« La science et la foi ». Vous comprenez Le croyant, le vrai croyant, qu'Allah Azzawadaline aime, celui qui a de hautes aspirations, ses aspirations, ses espoirs, c'est toujours autour de « Al-ilm »« La science » ainsi que, que « La foi ».« Un jour, Inch'Allah, j'aimerais bien pouvoir faire telle bonne œuvre que je sais que c'est trop difficile pour moi, mais il faudrait travailler à atteindre ce niveau. « Un jour, Inch'Allah, j'aimerais finir le Coran. Un jour, inshallah je vais avoir des enfants, j'aimerais qu'ils soient hafés du Qur'an. J'aimerais qu'ils soient des enfants pieux qui vont faire le -faire et me demander le pardon d'Allah Azzawajal. Alors, ça c'est accepté, c'est bien auprès d'Allah Azzawajal. C'est parce que c'est la bonne intention et parfois, par la simple intention, tu as la récompense de celui qui fait l'action en tant que tel. Un jour, j'aimerais avoir, inshallah l'argent pour aller au Hajj, aller au pèlerinage. Il y a des gens, croyez-moi, il y a des gens riches. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a des gens riches des musulmans assez pratiquants qui font la salat et qui tout. Ce pas des musulmans qui, qui ne connaissent pas du tout Allah Azza wa complètement détournés d'Allah Azza wa Jal. À qui Allah Azza wa il a accordé une richesse pendant 20-30 ans. Avec le richesse, voyage à telle place et voyage à telle place, et il n'a jamais fait le had. Alors que le had est obligatoire sur la personne depuis peut-être 20 ou 30 ans. À cause de ça, richesse et de son bien-être matériel ainsi que que physique. C'est incroyable. Comment est-ce que Shaitan, subhanallah, il peut détourner la personne d'Allah, azza wa j'ajal, l'un des piliers de l'islam, que la personne ne va pas le pratiquer que si elle va mourir demain, retrouver Allah, azza wa j'ajal, elle va être avoir un gros fardeau, sachant que la hujja d'Allah, azza wa j'ajal, la preuve est tellement lourde sur elle. Alors, « Alors, « ce qui est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est Avant de passer au, au troisième point, il y a une petite histoire, je viens de me rappeler. Euh, vous connaissez le grand calife de l'islam, Omar ibn Abd al-Aziz. Donc ça c'est l'un des plus grands dirigeants de l'histoire de l'islam. Omar ibn Abd al-Aziz, ala. vous pouvez lire sur son histoire, sur sa justice, comment ce Allah a fait régner la paix et la bienfaisance et les richesses lors du temps de Umar ibn Abdi, al-Aziz rahmahullah wa ta ta'ala. Quelqu'un qui était très puissant. C'est le calife de l'islam des musulmans et c'est le calife des musulmans dans l'âge d'or de l'islam en quelque sorte. Il a une parole très très connue. Il dit « J'ai une âme qui est très aspirante. J'ai une âme qui est très très aspirante. » Il dit la première chose « Je souhaitais épouser telle femme. » J'ai oublié le nom de la femme. Donc, c'est une femme qui était dignitaire. C'est une femme connue, d'une famille connue, ainsi de suite. Et je l'ai épousée. C'était sa femme. Il dit, après ça, mon, mon aspiration montée encore plus. J'ai voulu devenir calife, Amirul Mou'mini. Et je suis devenu calife. Et le jour où je suis devenu calife, mon âme a voulu, quoi Le paradis, El Jannah. C'est pour ça que dans sa vie, Umar ibn Abdulaziz, il est connu. C'est l'un des, des califes les plus pieux d'Allah Azzawajal. C'est rare de trouver une situation comme ça, mais les ulamas, les savants, les grands savants de l'islam, pas n'importe quel savant, les grands savants de l'islam qui vivaient dans le temps de Umar ibn Aziz, ils venaient chez lui pour que lui, c'est lui qui leur faisait des rappels. Ce n'est pas eux qui lui faisaient des rappels, c'est lui qui faisait plus de rappels que ce que il lui faisaient comme Comme rappel, c'est pour ça on le compte parmi les savants de l'islam. Parfois, on dit dans le fiqh, c'était la vie de Omar ibn Abdil Aziz. Vous comprenez Donc, ça c'est un exemple ici. Et juste pour, pour qu'on puisse le comprendre, il n'y a pas une plus haute aspiration dans la vie que l'aspiration du croyant. Écoutez bien ça. Il n'y a pas une plus haute aspiration dans la vie que l'aspiration du croyant. C'est quoi l'aspiration du croyant, du mou'mid Il aspire à quoi personne mais il aspire à quoi C'est le paradis, c'est le jannah, n'est-ce pas C'est qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse entrer au paradis, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Alors, je vous défie de trouver quelqu'un qui a une plus haute aspiration. Qu'est-ce que les gens dans cette vie du bas monde On va donner un exemple. Les gens de cette vie du bas monde, ça serait quoi leur aspiration Quelqu'un qui ne croit pas en Allah Azza Être riche, taïd. Tu es riche. Ta richesse, est-ce qu'elle va toujours être avec toi Tu es riche, est-ce que tu vas toujours être le plus riche ou bien est-ce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va battre ta richesse et qui va devenir plus riche que toi C'est comme une fois, <rire> sans, sans donner de nom en tant que tel, il y a là des princes arabes qui s'est frustré une fois et je pense même qu'il a commencé une action de justice contre, euh, je pense, magazine Forbes ou quelque chose comme ça. C'est parce que dans la liste des 500 personnes les plus riches dans le monde, Il l'en fait décaler de deux points ou autre chose. Okay Donc, pourquoi est-ce que je suis le huitième et pas, et pas, et pas, et pas, et pas le septième il, il a considéré que ça, c'est une insulte. Donc, Pour quelqu'un qui est dans sa place, oui, être le huitième, la huitième personne la plus riche dans le monde, ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que je ne suis pas la septième Vous comprenez ça, ça veut dire qu'il va toujours y avoir quelqu'un de plus riche que toi. Et même si tu es le plus riche, tu ne vas pas rester le plus riche pour toujours. Quelqu'un va détrôner ta richesse un jour ou un autre. Qu'est-ce qu'on a aussi D'autres gens aspirent à quoi Le pouvoir, c'est okay. Qu -ce, quoi le plus haut pouvoir Qu'est-ce que tu vas devenir Président des États-Unis. Combien de personnes aspirent à, à, une, à une, une, une telle place Combien de personnes Combien de candidats C'est incroyable, subhanallah. C'est beaucoup plus facile. beaucoup plus facile. Mais, mais, mais la réalité, c'est que c'est only one. Right? C'est une seule personne qui va, qui va avoir la chaise. Qui va avoir la chaise. Alors pensez aux personnes, aux autres candidats tellement riches, tellement puissants selon les êtres humains qui investissent du temps et de l'effort et de l'énergie, de leur santé. C'est un grand souci ça, ce n'est pas, pas quelque chose de facile. Et qu'à la fin, tu ne réussis pas à l'avoir, ton rêve. Et celui qui l'a, son rêve, après 4 ou 8 ans maximum, ça va être quelqu'un d'autre. Le privilège est parti. Aspirer à devenir champion du monde dans tel sport ou un autre sport. Aujourd'hui, tu es un champion, demain tu vas plus l'être. Aujourd'hui, tu, tu vas battre un record demain, ça va être quelqu'un d'autre qui va battre ton record. Mais la plus haute aspiration, ce qui reste au-dessus de, au au de tout, c'est quoi? C'est l'aspiration de Al-Mu'min, qu'Allah Azza il lui accorde accès à Al-Jannah. Donc, connaître ses aspirations. Taïb, troisième point ici, troisième point qui nie au bien-être du cœur. Il nous dit ça, c'est l'élément le, le plus grave, le plus dévastateur parmi les cinq av C'est le fait que le cœur soit attaché à autre que Det är att det le en que Det mest förödande av de fem. que är att det är en monopolgraf. Det mest förödande av de Qu'est-ce är att det är en monopolgraf. Det mest förödande av de fem. Tu donnes précédence à quelque chose d'autre. Suivre ses passions. Qu'est-ce qu'on a aussi? Craindre autre que Allah Azza Ok? Quelqu'un qui a ça veut dire son, son point de référence, ce qui dicte ses actions dans la vie, ses décisions dans la vie, c'est quoi? C'est soit l'espoir en telle personne ou la crainte de telle personne. Ou la confiance en telle personne, comprenez Ou essayer de satisfaire telle personne, essayer de satisfaire les gens. Il y a des gens qui vivent pour satisfaire les autres. Il aimerait bien que les autres soient satisfaits. Qui ne peut pas accepter psychologiquement qu'il y ait des gens qui ne sont pas satisfaits de moi, vous comprenez Alors il nous dit c'est ça a un effet destructeur. Même que c'est ça le point qui amène la personne vers le shirk. Le shirk, le polythéisme, c'est quoi C'est être attaché à, plus, à autre que Allah Azza wa Avoir quelqu'un qu'on aime, ou bien qu'on craint, ou bien à qui on a confiance plus qu'Allah Allah, ou bien autant qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça? C'est ça le shirk. Et qu'est-ce que Allah nous dit à propos du shirk? liyakunu lahum Kalla bi'ibadatihim wa alayhim Ils ont pris, pris d'autres seigneurs, d'autres divinités en parallèle avec Allah Azza En quête de Izzah ils sont en train de chercher de la dignité. Qu'est-ce qu'ils vont avoir en, en, en réalité dans, dans les faits Ils vont les renier le jour dernier et ils vont se retourner contre eux. Contre eux. Une autre ayah très intéressante ici dans surat, dans surat al-Isra, une ayah très connue. mais l'imam Ibn al-Qayyim il fait une, une belle interprétation ici, un, un peu, une petite réflexion sur la ayah. La taj'al ma'allahi makhzula. Allah azzawadalil dit ne prends pas Un autre, une autre divinité avec Allah Azawajal, un autre Dieu, parce que tu vas être madhum madhhdul. C'est quoi la définition de madmoum et madhhdul? Qui pourrait nous expliquer? C'est quoi le madhum? C'est quoi le madhhdul? Madhum, ça vient de quel de quel mot dans la langue arabe? Le? Regret? c'est azam c'est quoi azam c'est le non non pas azambu azammu avec amim azam c'est le blâme c'est le contraire des louanges le contraire du de al-madh faire le madh tu es une très bonne personne mashallah. tu es quelqu'un de très intègre faire le them, c'est le contraire comprenez c'est à cause de toi tu es menteur tu n'es pas sérieux ça c'est Allah Azza wa Jal il dit que celui qui prend une autre divinité avec Allah Azza wa Jal il va être il va être c'est lorsqu'on perd lorsqu'on a plus de support on a perdu plus personne qui nous aide on est laissé à nous-mêmes alors il nous dit le mouchlik c'est le pire Imam Ibn Al-Qayyim pourquoi c'est parce que dans la vie est-ce qu'il y a des gens qui gagnent Mais qui sont blâmables quand même hmm? Si tu gagnes en trichant Il y a des gens Que les autres n'aiment pas Que les autres parlent du mal de eux Ils les critiquent, ils les blâment Mais eux ils ont gagné Sur, sur le court terme bien sûr Celui qui triche, celui qui est injuste Par la force Le contraire, est-ce qu'il y a des gens qui perdent Mais qui ne sont pas blâmables hmm? Celui qui fait le bien mais qui est faible. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Non. Mais que les deux soient rassemblés, ça c'est la pire des situations. Tu as perdu et tu es blâmable. Vous comprenez? Alors ça c'est le cas du Mouchrik. Numéro 5 qui pourrait nous rappeler, ou bien numéro 4 c'était quoi numéro 4 qui pourrait nous rappeler? Vous avez pris des notes Manger à sa faim ou bien même plus encore trop manger. Ok, donc ici Ashaba de trop manger. wal al min dhalika no'an. Deux choses ici qui nuisent au cœur. Soit le fait de manger ce qui est haram, soit que c'est haram parce que Allah azawajalla l'a rendu haram, ou bien c'est haram parce que on l'a pris avec le haram, avec un gain qui est, qui est haram. Vous comprenez Qui pourrait nous donner l'exemple des deux Manger avec l'intérêt, donc le gain qui est haram ici. Manger de la viande halal, mais avec de l'argent qui est haram, qu'on a gagné avec les intérêts, avec riba. Ou bien manger khinzir, manger la viande qui est haram, la viande de porc. Ça, ça affecte le cœur, ça nuit au cœur. Mais il y a aussi le problème de manger ce qui est halal, qu'on a gagné avec le halal, mais qu'on va trop manger. Quel serait l'impact de ça Grossir. Très bien. Alors devine que c'est ça ce que l'imam Ibn al-Qayyim nous dit. Prendre du poids. Comprenez, prendre du poids, devenir obèse. Pas obèse par maladie ou autre chose, mais par surconsommation. Alors il dit ici, عَنِ <coughs> Ça va alourdir ta motivation, ta volonté pour faire les bonnes œuvres. On est tous d'accord sur ça. Que celui qui mange trop, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, il va mentionner ça plus tard. Il dort trop. Lorsqu'il dort trop, il va perdre du temps précieux de sa vie. Mais lorsque quelqu'un mange beaucoup, qu'est-ce qui arrive juste après? L'effet. Personne n'est fatigué. Elle se sent trop lourde. Donc ça, c'est l'un des effets ici. La personne se sent trop lourde pour aller faire les bonnes œuvres et pour faire le khair et ainsi de suite. Elle a le goût de se reposer. Ou, comme il dit ici, si ça devient un problème plus continu, il y a le problème de l'obésité. Il dit ici, il L'obésité, on comprend que ça a des effets nocifs sur, sur la santé. La, la, la personne va commencer à essayer de perdre du poids. Donc ça, c'est un travail de plus. C'est un souci de, de plus dans la vie. Des problèmes de santé qui pourraient venir avec. Il nous dit aussi l'imam Ibn al alayhi shahwati » Trop manger, ça, ça fait quoi aussi Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de l'âme hmm? Les tentations, n'est-ce pas Est-ce que celui qui jeûne, Il a beaucoup de tentations. Celui qui jeûne. ça ou Non. Fa'innahu lahu wija. C'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné celui qui ne peut pas se marier, que c'est recommandé pour lui de faire beaucoup de, de jeûne. C'est parce que celui qui jeûne, il a un seul souci. Sa plus grande passion, c'est de pouvoir manger quelque chose et de pouvoir de boire un peu d'eau. Vous comprenez Ça, pour lui, c'est comme ce qu'il y a dans le monde. Donc, il n'est pas en train vraiment de penser à autre chose. Mais celui qui mange trop, c'est normal. La personne va être plus attirée vers les tentations et vers le haram. C'est pour ça, dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un être humain n'a pas rempli un contenant pire que son estomac. Le pire contenant. Regardez ici. C'est le hadith du prophète. Alayhi wa Regardez ce que l'imam Ibn al-Qayyim est en train de, de nous mentionner. Toute la médecine et la science contemporaine et ainsi de suite, toutes les théories qui sont développées, elles font tout un tour et elles reviennent vers, vers ce point qui est quoi Là Là L'alimentation, mais quoi Si on pas d'alimentation C'est la modération. Okay, donc, La viande n'est pas bonne. Il ne faudrait pas manger la viande. La viande a des effets néfastes. Et Après ça, il y a des gens qui s'abstiennent de la viande. ok le ça. Si, si la viande n'était pas bonne, Allah Azza wa l'aurait rendu haram. Mais quelques temps après, non, mais la viande est bonne, mais elle a des effets. Mais ceux qui ne mangent pas la viande, ils vont avoir, et ainsi de suite. Et la, la dernière réponse, c'est quoi Manger la viande, mais avec modération. Les œufs ne sont pas bons, telle chose, et ainsi de suite. Après ça, ah oh, finalement les les œufs sont bons, ils sont très importants. Et une étude contre étude. Après ça, la réponse finale c'est quoi Pour faire le compromis, manger des œufs mais avec modération. Donc tous les problèmes de santé qu'on te mentionne pour les résoudre, si tu manges avec si tu manges le halal, tu manges pas le haram de un, Et si tu manges avec modération, voilà tout ce qu'il faut, coule ou voilà tout faut, problème résolu. C'est aussi simple que ça. Non. On va laisser plus tard, inchard. Est-ce que c'est clair ici Donc, Dans un hadith du prophète, que le pire contenant qu'un être humain pourrait remplir, c'est son estomac, et que c'est suffisant pour l'être humain quelques bouchées qui l'aident à être en santé, à se maintenir en santé et être en vie. Comprenez Comme on a mentionné, il y a personnes qui disent « Ah, ce pas, pas bien de manger la viande, la viande, c'est pas bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé la viande. Si la viande n'était pas bonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait la première personne à ne pas manger la viande. La question c'est, est-ce que la viande qu'on mange, cest à Parce que c'est très très industriel Oui. Et ça devient très questionnable. Taïbe. la question de très industrielle et ainsi de suite, ça c'est des exceptions à la règle, mais si tu réfléchis, comme on a mentionné, pour ne pas être, pour ne pas devenir, comment on dit, quoi? Um, c'est quoi le mot que je cherche? Pas non, pas, pas, pas l'excès. Puis qui, pour, pour ne pas avoir une certaine phobie, donc être sur ses gardes, c'est une chose, développer une phobie, parce que tout ce qu'on mange dans notre vie, tout ce qu'on mange dans notre vie, presque tout a été traité de nos jours, Ok? Donc, c'est très difficile de trouver quelque chose qui est complètement sain. Tout ce qu'on a autour de lui, il y a des choses qui sont bien pires que la nourriture qui est traitée, qui sont aux alentours de nous. Le stress de vie, la technologie, donc les, si on pense ici aux ondes, Wi-Fi qui sont partout, les téléphones. Est-ce qu'on va complètement s'isoler de la vie Non. Donc, la solution ici, c'est ce qu'on a à Zandi, a rendu halal. C'est halal, ça va venir avec certains inconvénients, mais manger avec modération. Il n'y a pas quelque chose comme la modération. Voilà. Sans entrer encore une fois dans les exceptions, et ici on mange, en Amérique du Nord on mange, et ainsi de suite. On parle ici du standard, de ce qui est, de ce qui est clair après ça. Oui. C'est le problème de l'industrie actuelle. Oui. une exception, c'est rendu global. Oui, c'est rendu global. Tout est rendu global. La pollution, c'est global. Est-ce qu'on va dire qu'il ne faudrait, faudrait pas vivre dans, dans, dans des grandes villes Il faudra s'éloigner C'est obligatoire pour être en santé, d'aller vivre dans la montagne ou autre chose Non. On vit avec la pollution, on vit avec la mille et un problèmes. La pollution, à pollution a cause des problèmes à nous, mais les, la, les animaux qui ont mal traités par les animaux, oui. c'est à, mm -hmm. à cause du mal à nous et aux animaux. On ne parle pas ici du, du mal... Oui, ça c'est autre chose. On parle ici de ce qui est halal pour nous qu'on mange. Ok, l'animal. Si on commence à penser aux, est-ce que moi j'ai fait du mal aux animaux Non, c'est pas moi qui ai fait du mal. Ouais, mais tu si comprends rien, qui... écoute, mal? Ouais, ça, je comprends, je vrai? comprends. Mais mon frère, écoute, il y a, je comprends la théorie ici. Le, ce, ce, ce, ce fameux principe, c'est la question ici de, encore une fois, c'est une question de modération en islam, entre deux extrémités. Je peux pas, je peux pas ne pas porter de blâme pour des choses visibles que la société fait comme mal et que moi je contribue à ce genre de choses et d'un autre côté aussi je ne peux pas prendre la responsabilité de tout ce que la société elle fait juste parce que moi je prends le halal okay? parce que tout ce qu'on fait dans notre vie que tu l'acceptes ou non que je l'accepte ou non tout ce qu'on fait, presque tout ce qu'on fait de nos jours dans notre vie, il fait du mal à quelqu'un quelque part dans le monde qu'on le comprenne ou non, qu'on le réalise ou non Est-ce qu'on va cesser de vivre Est-ce que moi je sais tous les vêtements que je porte, ils viennent de où l'employé a été traité, de quelle façon On comprend qu'on vit dans, dans un système de nos jours dans lequel c'est les grandes industries qui règnent. Ils font leur système, c'est eux qui, qui décident comment les choses fonctionnent et que pour avoir accès à d'autres alternatives dans tous les domaines de la vie, c'est très difficile. Tu comprends Donc ici, Allah Azza wa Jalla yukallifullahu nafsan illa Et « Allah ne me prend pas pour responsable pour un mal auquel je ne contribue pas de façon consciente et directe. Okay, » C'est pour ça que Allah a dit c'est quoi le halal, c'est quoi, quoi le haram. L'argent, l'argent. Toi lorsque tu, trans, tu transiges, tu fais n'importe quelle transaction avec un magasin, même pour acheter quelque chose qui est halal, biologique, n'importe quel. L'argent que tu échanges, l'argent que tu échanges, est-ce que c'est lui qui l'a créé Est-ce que c'est lui qui a fabriqué cet argent Ces billets d'argent Non. Donc lui, il l'a eu de quelque part. Ce quelque part, c'est quoi C'est certain que quelque part, dans la chaîne, peut-être, deuxième, troisième, point après, il y a quelqu'un qui a gagné cet argent avec, avec haram. Peut-être il y a un voleur qui a volé cet argent. Peut-être il y a un fraudeur. Peut-être il y a quelqu'un qui est injuste. N'est-ce pas L'argent, n'est-ce pas, qu'il passe à travers la banque. Et la banque, elle fait quoi Elle fait le riba. Il y a un esclave des personnes avec le riba. Il y a des personnes qui souffrent à travers le riba et ainsi de suite. Moi, je contribue de façon indirecte. Est-ce que Allah azawajalla me donne maintenant la responsabilité de couper le souffle, de ne plus respirer dans cette vie, d'être tellement minimaliste que je ne touche à rien Là où qu'elle est volée au neuf où ça. Donc ici. Oui, c'est bien d'être humaniste, je comprends ici le principe d'être humaniste et de penser à l'environnement et au monde dans lequel on vit ainsi de suite. Mais il faut voir que qu'on commence de notre paradigme. On peut pas, en tant, je peux pas en tant que musulmane commencer d'un paradigme qui est purement humaniste et ajouter à ça ce que j'ai de l'islam. Non, en tant que musulmane, je commence de mon paradigme, de ma aqida en tant que musulmane, qui est l'islam, la religion d'Allah Azza wa Et la religion en tant que telle, elle est, elle est humaniste. Elle est humaniste et je sais que qu'Allah, comme on l'a mentionné, il m'a donné une certaine responsabilité. Mais ma responsabilité n'est pas sur le monde entier. Je ne peux pas être responsable de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce qui arrive dans le monde. Tu comprends Il n'y a rien dans la charia d'Allah qui dit que je dois penser à ce qui est arrivé aux animaux. Sauf si je vois un animal maltraité devant moi, je dois intervenir, faire amr bil-ma'ruf, on n'a hi'ani, ali-mulka. Mais l'animal, lui, il a son seigneur, il a Allah qui est là pour lui, subhanahu wa ta'ala. Oui, Si on le sait, c'est différent. Si on le sait, c'est indifférent. Et si, comme on a dit, on peut pas, je peux pas acheter un objet, comme on a mentionné cet exemple plusieurs fois. Je peux pas acheter un objet si je sais que cet objet-là a été volé. Le vendeur, c'est un, c'est un voleur. Et je sais que c'est un objet volé. Je peux pas l'acheter. C'est haram dans la religion, dans la Mais dans tout ce que j'achète dans ma vie, j'achète plein de trucs qui sont usagés, ainsi de suite. N'est-ce pas qu'il y a quelque part une chance qu'il y ait des chances qu'il soit Qui soit volé, la réponse c'est que oui, mais Allah Azza wa Jalla ne me prend pas. Rabbana laetu, akhirna imasiina أو ou Vous comprenez? Sinon, comme on a dit, c'est l'impact est deux choses. De un, c'est que la la vie va être très très dure à vivre, surtout lorsque on vit dans des temps de faiblesse de de l'Islam et de la vérité, de l'haq. Lorsque l'Islam il est étrange et que la majorité de ce qu'il y a aux alentours de nous c'est pas des choses qu'Allah Azza wa Jalla aime. Ce que moi je vais être responsable de tout. De la première chose. Euh, selon la même, la même, la même logique est-ce que moi je pourrais être un chauffeur d'autobus transporter des centaines de personnes par jour sachant qu'il y a des personnes qui vont aller faire le mal, il y a des personnes qui vont commettre des crimes il y a des gens est-ce que je suis responsable moi que ça je plus sur euh, chaque personne qui part à son quotidien vous de rester dans C'est pas l'ignorance mon frère, c'est pas ce que regarde, je suis en train de, pour être clair. Moi, pourquoi est-ce que je parle de façon tellement ferme C'est parce que mon point de départ c'est la religion d'Allah Azza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala dit "Ma farratna fil kitabi min min شيء". Il n'y a rien dans la religion que Allah Azza wa Jalla a oublié. Si c'était important pour nous de prendre en considération ce genre de choses, Allah Azza wa Jalla l'aurait dit, vous comprenez Donc c'est pas ici un point, je suis pas en train de faire ici une discussion d'un point de vue idéologique ou autre chose. C'est la religion d'Allah Azza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala il a mis des conditions pour que la viande soit halal. Si ces conditions-là sont respectées Elle est halal, je peux manger Oui mais est-ce que tu peux faire rentrer ça dans le détestable oui. Mais c'est ça la question De quel droit est-ce que l'un de nous aurait le droit Parce que le détestable c'est un hukm d'Allah Azzaw Le maqruh aussi Les ulamas ils disent On ne peut pas dire que quelque chose est détestable Sans qu'il y ait de dalil, de preuve qui est claire Ou bien une question de ishtihad qui rentre avec maqasid et Et ainsi de suite Donc on ne peut pas Si tu peux parler de ça en tant que préférence personnelle, oui. Mais on ne peut pas promouvoir ça. Je dis en tant que musulman, c'est très important de ne pas, parce que sinon, on commence ici à jouer dans, dans un terrain qui est dangereux, qui est de quoi de que chacun va faire la, la religion, mais selon ses croyances, selon sa façon de voir les choses. Oui, de l'ijtihad mon frère, mais le ijtihad de un c'est les ulémas, les savants qui le font et si c'était quelque chose de vraiment important, Allah Azza aurait guidé les savants pour parler de ça, okay, donc les savants n'ont pas oublié ce genre de choses. Euh je veux dire ça veut dire que je ne sais pas si que l'intelligence humaine doit doit faire des efforts sur certains sujets il y a des sujets qu'on peut laisser, on ne peut pas je veux dire c'est le problème. Oui, c'est le qadar de Azza wa Dans toute chose il y a le qadar d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non, c'est pas, pas ça la question C'est pas que c'est bien si Allah l'a voulu On est en train de parler de ma responsabilité Le taklif, grande différence On va pas entrer dans la différence entre le qadar et le shara' Parce qu'on va, on va, on va complètement changer le thème de la halaqa Mais ici on est en train de parler d'une question très simple Qui s'appelle le taklif Allah Azza wa il m'a créé pour l'adorer L'adorer c'est en obéissant à Allah Azza wa Obéir à Allah Azza wa C'est à travers ce qu'il m'a dit de faire Tu comprends Lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ça, c'est beaucoup plus grave que les animaux. Lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des sahaba, des compagnons qui étaient faibles, qui étaient pauvres et ainsi de suite, et qui travaillaient pour certains des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Travailler, pas travailler en tant que soldat, et travailler pour eux, ça veut dire euh, nettoyage ou euh, euh, prendre en charge leur ferme, leur commerce, leur autre chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa leur a dit en faisant cela vous êtes en train de contribuer à soutenir ces personnes qui vont devenir plus forts et de ce fait sont en train de nuire à votre prophète Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Comprenez Donc on s'arrête là où Allah il a dit. C'est Allah qui dicte, c'est pas moi, c'est pas toi. Et personne de nous. Même le plus grand savant sur cette terre, il ne peut pas dicter c'est quoi le halal, c'est quoi le haram. وَلَا li لِمَا ala أَلْسِنَتُكُمُ هذا, halal On n'a pas, pas le droit, il n'y a personne sur cette terre qui peut prendre l'étape de dire ça c'est halal, ça c'est haram, s'il n'y a pas une évidence claire qui vient dans la zone. On a droit à nos préférences personnelles, ça on appelle ça le wara. Quelqu'un va dire, moi, telle chose, je préfère éviter. Pas parce que c'est haram, je ne pas dire que c'est haram. Je préfère personnellement éviter. Ça, pas de problème. Les savants, ils appellent ça le haram, le, le wara. Mais on ne peut pas dicter cela. Comprenez, on ne peut pas dicter, on ne peut pas dire que c'est la religion qui l'a dit. Et en islam, voilà comment on doit être. Oui, oui, certain. Pas de problème de, de, de se poser des questions, il n'y a pas de problème. Tant que, comme on l'a mentionné, on n'est pas en train de mettre des principes. Je ne parle pas de toi personnellement, mais c'est parce que, pourquoi est-ce que j'ai étalé dans ça C'est parce que tu m'as rappelé le sujet en tant que tel. Le sujet qui est très à la mode de nos jours, c'est qu'il y a plusieurs musulmans, chacun selon des croyances qu'il aime, des idéologies auxquelles ils adhèrent, même parfois des, des idéologies euh, politiques ou autre chose, qui font la promotion de l'islam sous cet angle-là. Okay? Donc, tout comme il fut un temps Il y a presque personne, je pense, ou bien peu de personnes qui étaient vivantes, même moi personnellement, j'étais très très jeune, mais les écrits sont encore là, et ils le prouvent. Il y a à peine 40 ans, c'était à la mode, il y avait plein de musulmans qui disaient qu'un musulman devrait être communiste. C'est parce que l'islam, c'est le communisme, c'est exactement la même chose. parce que ce, ce que le communisme... Il, et c'était vraiment, c'était à la mode là, c'était difficile de venir et de dire le contraire. Il y a des gens qui vont dire, toi tu n'as pas compris l'islam, tu es un jahil, tu ne fais pas le ishtihad, tu n'es pas un savant il y a des gens qui disaient que l'islam c'est quoi c'est le communisme qui disaient que Abu Dhar, Abu Huraira c'était des communistes, que le prophète lui-même était communiste qu'on est finalement arrivé au moment de l'histoire dans lequel l'humanité a trouvé la solution qui va avec l'islam donc on ne peut pas se permettre de faire la religion d'Allah Azza wa Jal de la dit, je ne parle pas de toi mais je parle parce que tu as ouvert un sujet qui est, qui est important il y avait une autre question avant de passer au dernier point Inch'Allah Oui, Oui. Si tu sais que l'argent, oui, oui, oui. Très bonne question. Si moi j'ai, si moi je fais le commerce et je sais que l'acheteur qui est devant moi, il va acheter avec de l'argent haram, je le sais. Cet argent haram, c'est deux choses. Soit l'argent haram qui implique seulement le droit dans l'argent. Ça veut dire quelqu'un, je sais, son argent, lui, c'est avec le riba, avec les intérêts. Son argent, c'est qu'il vend de l'alcool, des choses qui sont haram, ok Je n'ai aucune responsabilité, tant que ma transaction à moi, elle est halal. C'est clair Parce que milkuhu, c'est sa propriété à lui, dans le shara, sauf que c'est une propriété que Azzawajal, il va le blâmer pour ça le jour dernier. C'est pour ça le prophète, il faisait le commerce avec les moucherikis, lorsqu'il était vivant, sachant que les moucherikis faisaient le riba, et ainsi de suite. Maintenant, situation différente, si je sais que cet acheteur, il a de l'argent haram qu'il a volé, qu'il a fraudé, c'est le droit d'autrui. C'est un argent qui ne touche pas seulement au droit d'Allah, c'est le droit d'autrui. Là, c'est haram, je ne peux pas prendre cet argent. Comprends la différence entre les deux situations Le statut de l'argent change Oui, ce n'est pas, pas l'argent. Les ulama, ils parlent de ce principe très important. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, ce n'est pas les billets qui ont l'attribut d'être halal ou d'être haram. Okay, donc, si quelqu'un a de l'argent haram, on ne va pas lui dire Prend, « prends l'argent et tu dois le brûler avec du feu parce qu'il est haram ». Ce n'est pas ça. Ce qui est interdit, c'est ma possession de l'argent. C'est ça ce qui est halal ou qui est, ou qui est haram. De ce fait, un argent qui pourrait être chez X et qui est haram chez lui, pourrait être transféré de façon halal à Y, qui ne le savait pas, et chez Y, qui va devenir halal. Ça répond un peu Bye Dernier point ici, dernière chose qui nuit au bien-être du cœur, c'est l'excès de sommeil. Parce que trop dormir, ça fait... Qu'est-ce que ça fait Ça tue le cœur. L'état du sommeil, c'est un état de quoi Pourquoi? Quand on dit sommeil, même dans la langue, c'est quoi l'opposé du sommeil L'éveil. Donc, si on n'est pas en éveil... On est dans une situation de, de rafla, en quelque sorte. Oui, on n'est pas responsable auprès d'Allah, mais si ça dépasse ses limites, tout comme la nourriture. Peu de nourriture, ce n'est pas bien. Trop de nourriture, ce n'est pas, pas bien. Peu de sommeil, ce n'est pas bien. Trop de sommeil, ce n'est pas ce n'est pas bien. Combien d'heures sont recommandées aujourd'hui selon les personnes spécialistes, et les médecins, et les scientifiques et autres choses Selon les âges. mais l'âge moyen... C'est quoi le nombre d'heures moyen pour une personne 7 8 kännetecknar 8 taala, sa rahmatullah, och med jämlen, så är det bäst att sova och slappna av halva eller halva natten första och resten av natten är det bäst att sova ou bien le nombre d'heures optimales du sommeil, ça serait 8 heures par jour. Imam Ibn al-Qayyim, il dit. il dit, et le meilleur sommeil, c'est quoi C'est de dormir lors du premier tiers de la nuit, ici commençant par Isha, et dormir lors du dernier sixième de la nuit. Ça, c'est le meilleur sommeil. Tout ça, c'est basé, bien sûr, sur la soudna du prophète, prophète, il aimait dormir tôt, il n'aimait pas <truhé> il se réveillait pour qiyam lay, la prière de la nuit et après ça il dormait juste un peu avant, avant de sortir pour salat al alors regardons ici quelques aspects pratiques <truhé> il y a du sommeil qui est nuisible même pour le corps il nous dit Imam Ibn al-Qayyim on le sait c'est prouvé encore une fois Ibn al-Qayyim il le disait ça fait des siècles mais aujourd'hui c'est prouvé que Trop dormir, dormir sans qu'il y ait besoin de dormir. Celui qui dort 12 heures par jour, 13 heures, 14 heures par jour, est-ce que c'est bien pour la santé C'est très nocif pour la santé, comprenez Donc, ce n'est pas bon pour le cœur et ce n'est pas bon aussi pour, pour le corps. <mengue> le meilleur sommeil, c'est lorsqu'on a vraiment besoin de dormir. Parce que c'est là où la qualité du sommeil va, va être présente. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Wanaumu awa lille laili ahhmadu wa unferumin ahiri. Wanaumu wasatin nahari unfa'umin tarafei. Wa kullamah kullama karu banaumu mina tarafei ni kalla nafruhu wa kathu radara. meilleur sommeil de la nuit c'est quoi? C'est au début de, de la nuit. Et le pire sommeil de la nuit c'est À la fin de l'année, ça veut dire pas celui qui dort comme on a dit le prophète juste un peu, mais on parle ici de celui qui retarde son sommeil, celui qui dort très tard. Dormir tard, est-ce que c'est bon pour la santé Non. Imam Ibn al-Qayyim, il l'a dit, les ulama l'ont dit, aujourd'hui la science elle, elle le prouve. Dormir tard, ce n'est pas bon pour la santé. Dormir tôt, c'est bon pour la santé. Allah a créé cet univers avec des règles. C'est très simple, on ne peut pas changer ses règles. Celui qui suit ses règles va avoir le les bons fruits qu'il va qui vont en ressentir et qui vont en, en ressortir. Et il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim dormir au milieu de la journée. Donc il y a le sommeil de la nuit, il y a aussi le sommeil de la journée. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam faisait al qailoula, la fameuse sieste. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam il faisait ça, qailoula, la sieste. Il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim dormir au milieu de la journée, c'est mieux que dormir lors des deux extrémités de la journée. C'est tu sais quoi les deux extrémités de la journée Après Fadr, donc dormir après Fadr, ce n'est pas la meilleure chose. Dormir avant Maghreb, ça veut dire après Asr. Ou dormir avant Isha, aussi ce pas la meilleure chose pour le cœur ainsi que pour le corps et pour le repos. Donc il est en train de nous guider ici vers des vers principes d'un sommeil qui serait optimal. Juste, on va finir tout ce qui m'en sort après ça parce que ça pourrait répondre à certaines des questions qui vont venir. وَلَا سِيَمَا نَوْمِ الْعَصْرِ وَالنَّوْمِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَّا لِسَهْرَانِ Il nous dit ici, surtout, dormir après Asr. Que dormir après Asr, c'est pas bien. Ou dormir au début, au début de la journée. Ça veut dire après le lever du soleil. Que ça, c'est vraiment pas bien. Sauf pour le Sahra, sauf pour celui qui veillait la nuit. Il veillait pas dans n'importe quoi. Il veillait dans quoi hein? Par la ilm Apprendre la science Qu'est-ce qu'on peut? On peut veiller Pourquoi aussi Le travail Quelqu'un qui travaille de nuit Donc c'est malgré elle La personne Elle doit travailler Elle doit dormir le jour Être éveillé pour des besoins Donc encore une fois Il faut comprendre ça Ce que l'imam Ibn al-Qayyim Rahmahullah Est en train de nous dire C'est pas quelque chose Qu'il a inventé Ok Des hadiths qui parlent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aimait pas le sommeil avant le Isha. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas le sommeil avant le Isha Dormir entre mar et Isha. Pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aimait pas Parce que il, il va avoir du mal à redormir après Isha. Okay? Et qu'est-ce qu'on a aussi Le risque de rater Isha. Okay? Si C'est pour ça que les ulama ils disent si la personne elle risque de rater Isha, c'est interdit pour elle de dormir entre marre et Berisha. Si elle, si elle n'a pas qui l'éveiller, personne, ou bien un réveil, si je suis très fatigué, il reste une heure pour Isha à la place de résister et d'attendre un peu, je vais dire, je sais que je suis chaos, je vais dormir. Et je vais me réveiller le lendemain à 10h du matin. Ok Donc, dans une situation comme ça, je devrais m'abstenir de dormir, être patient, attendre salat Al-Ishah. Ça c'est un point. Donc le prophète Saddam n'aimait pas dormir. Mais le point ici, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit de dormir après Asr? Est-ce que c'est interdit de dormir tôt le matin après fajr Non, ce n'est pas interdit. Mais c'est macro. Dans certains cas, c'est des hadiths. Dans certains cas, c'est des paroles de certains compagnons. On n'est pas en train de dire que c'est interdit. En islam, la seule situation dans laquelle c'est interdit de dormir, c'est quoi? Dans la religion d'Allah Azza c'est lorsqu'il y a risque de manquer la prière, un risque sérieux de manquer la salat. C'est la seule situation dans laquelle, situation principale, peut-être il y a d'autres situations d'exception rares, mais ça c'est la seule situation principale dans laquelle c'est interdit de, de dormir. A part ça, il n'y a rien qui est interdit dans l'islam. Mais comment est-ce qu'on comprend tout ça Comme on a dit, de un, c'est détestable, ce n'est pas la bonne façon. De ce fait, de deux, ça ne devrait pas, même si la personne, il n'y a aucun mal à dormir parfois avant Isha, il n'y a aucun mal à parfois dormir après Fadr. Mais idéalement, ça ne devrait pas, quoi Être l'habitude du croyant. Ça ne devrait pas être l'habitude. Soit que la personne... Dans l'exemple d'un voyageur, et c'est normal que le voyageur son horaire va être complètement déstabilisé, que le voyageur parfois est très fatigué, va dormir tôt le matin parce qu'il a voyagé la nuit. Par exemple, c'est normal. Quelqu'un qui travaille la nuit, comme on a mentionné, même si on dit que dans telle situation, dans de telles situations, si ça devient l'habitude à cause d'un travail, quelqu'un qui travaille la nuit, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Nasser Khalidullah, quelqu'un vous dit, j'aimerais avoir un conseil. Ben, essaye, essaye de trouver un autre, un autre travail. Ce n'est pas bien pour ton hymne et ce n'est pas bien aussi pour ta santé. Okay? Donc, il y a ce genre de choses auxquelles on est contraint dans la vie. Mais elles ne devraient pas être la règle et qu'on se contente de ça. Je dois chercher une autre alternative, ne serait-ce qu'après deux ans, trois ans, parce que c'est vraiment mauvais. Je connais un frère, un frère qui, qui, qui est toujours, malheureusement, il travaillait la nuit, il a des enfants et tout. Il, il se plaignait toujours. Il me disait, si tu pouvais savoir à quel point Ça détruit la santé de, trouver, de travailler la nuit. Donc le croyant toujours comme on dit risque et auprès de Allah tu cherches une meilleure alternative et inshallah Azza wa Jall, Allah subhanahu il va t'aider. Oui, achi, vas-y. Par tu parles de l'été plutôt. En ouais, été. Oui. oui. OK. Oui, ça, il n'y a, y a aucun problème. Y a aucun problème. Idéalement, idéalement, une telle situation, le remède à ça serait, serait la sieste. Donc, encore une fois, en semé, il ne faut, faut pas, de un, parler de quelque chose qui n'est pas pratique pour nous, mais il ne faudrait pas, de deux aussi, parler tellement des exceptions qu'on enlève la règle et qu'on oublie la règle. La règle est que, Les musulmans, dans le temps de l'imam Ibn qayyim ils vivaient dans une société qui vit avec le calendrier, l'horaire de l'islam. Okay? Ça, c'est très important, vivre avec ce qu'on a de nos jours. Ce n'est pas juste un problème de l'Occident. Ce qu'on a de nos jours, c'est un problème qui est dû à, encore une fois, aux communications, l'industrie, euh, la lumière, le fait qu'on ait la lumière qui est tellement facilement accessible, et ainsi de suite. Dans le temps, les gens, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a de cela deux ou trois siècles, les gens, et à chaque jour, ils étaient, ils étaient comme ça la nuit dehors hmm? Non, la nuit säga normal Allah Azza wa djävul, dit... och wa är den som gjorde att ni har nätta för att sova och sova, Allah Azza wa djävul. il nous oss la av du sommeil C'est de några le sommeil de la nuit Donc Allah Azza wa några il lit le av de några av de några av de et la nuit Donc à travers l'histoire de l'humanité Tous les peuples à travers le monde À notre connaissance, peut-être qu'il y avait des petites exceptions, mais les grands peuples à travers le monde, l'humanité a fait quoi la nuit Les gens dormaient. Le problème de nos jours que nous avons, c'est la lumière et l'industrie, et encore une fois, la société de consommation, de fameux productivité, dans laquelle on essaye qu'il y a toujours des vendeurs la nuit et le jour, et du service 24 heures sur 24. Et de ce fait, les gens sont dehors, même, même la nuit, malheureusement, dans plusieurs pays musulmans, c'est... C'est le cas aussi. Mais ça, ce n'est pas un calendrier qui va de 1 avec la nature de cet univers. Et ce n'est pas aussi un calendrier qui va avec les préceptes aussi de notre religion. Parce que ça rend très difficile la pratique de la religion elle-même. C'est pour cela que, comme on a dit, si vous revenez à ces mêmes pays arabes qui vivent de nos jours beaucoup la nuit, les gens, ils dorment quand Donc il y a du mouvement toute la nuit. À une heure du matin, il y a de la musique, il y a des gens, il y a des magasins, des familles à l'extérieur, ça crie. Même si parfois tu essayes de dormir chez toi, tu peux pas dormir. On te laisse pas dormir tellement il y a du bruit à l'extérieur. Les gens vont dormir quand le, le la quiétude, la tranquillité va tomber quand C'est une heure environ, une demi-heure avant Fajr. <rire> à, à, à la place que les gens font là, tu le fais une demi-heure avant Fajr, ils vont dormir, ils vont là à la maison, ok Et là, tu sors pour la prière de Fajr dans le masjid et c'est calme mais il y a peu de personnes, et même le masjid, il y a très peu de personnes dans le masjid. Donc ici, c'est un calendrier qui est à l'envers. Donc comme on a mentionné, il ne faudrait pas que notre exception, notre contexte de vie nous fasse oublier le contexte de vie initial et normal de la vie humaine. En temps normal, si on n'a pas d'exception, le croyant devrait dormir, dormir tôt. Et comme tu as mentionné, si c'est maintenant l'été et que la nuit est très courte, la haraj, tu peux revenir à, à ton sommeil après le chourou, après le lever du soleil. Ou bien, une situation qui, ou bien une solution encore meilleure, comme on a dit, dans un mode de vie idéal et normal, c'est que tu remplaces ça avec une longue sieste, la journée. Donc déjà, tu coupes ta journée en deux parties. Oui, arrête. Mm -hmm. puis changer le, le, les fonctions euh, normales, comme changer l'horaire par exemple des administrations, changer l'horaire du travail en général pour permettre aux gens de faire des siestes, etc. Est-ce que vous pensez que idéalement, si on était dans un monde idéal, on continuerait ici par exemple au Canada à suivre le jour et la nuit, alors qu'il y a des extrémités de nuits très courtes et des nuits très longues, puis changer tout le monde euh, Taïeb, je ne suis pas en train de recommander quelque chose de nouveau. Okay? Moi, je suis en train d'expliquer ce qui a existé à travers l'histoire de l'humanité jusqu'à très récemment. Maintenant, comment adapter le temps moderne à la règle il a créée Ça, je n'ai pas la solution. Il n'y a personne ici sur cette terre, je pense, qui a la solution. La solution va venir un jour d'un qadr d'Allah. La vie humaine, elle, elle évolue. Elle, elle change d'un temps à un autre. Il va y avoir un temps peut-être lors duquel les êtres humains vont changer aussi de mode de vie et vont revenir à un autre mode de vie qui était plus, plus traditionnel peut-être ils vont reconnaître la gravité ou bien le manquement de ce, de ce mode de vie mais pour l'instant ce qu'on a c'est quoi c'est vivre avec ce, ce qu'on a dans le temps dans lequel Allah Azza wa nous a créé donc pourquoi est-ce qu'on dit tout ça comme on l'a mentionné on comprend c'est quoi le halal en islam on comprend c'est quoi les temps la pratique optimale et on essaye de se rapprocher de ça ça te dit ou si on ne peut pas faire ça à la lettre il n'y a personne qui fait ça à la lettre parce que si on faisait ça à la lettre on ne serait pas dans la halaqa maintenant -ce pas? normalement la halaqa est-ce qu'on a fait maintenant non la halaqa normalement elle devait avoir lieu après Fadr ce matin non sérieux parce que personnellement je parle de mon expérience personnelle juste aujourd'hui à un autre frère il m'a demandé pour un de faire des cours et ainsi de suite je me suis excusé bon le frère il dit ah c'est de... pas à cause de temps c'est pas à cause du temps Le temps, on peut toujours trouver une solution à ça. Différence en arabe entre waqt et le Ce c'est pas le temps, c'est l'horaire. Ok, c'est parce que faire des halakas, faire des cours, c'est quoi C'est le samedi, dimanche soir ou le vendredi soir. Ok, donc dans, dans un temps idéal, on ferait des cours le mercredi après-midi, le mardi après-midi, il y aurait beaucoup plus de choix. Alhamdulillah. Mais ce n'est pas la situation malheureusement. Allez, pour finir, Inshallah azawajal. Euh, ومن المكروه عندهم النوم بين صلاه الصبح و طلوع و طلوع الشمس c'est ce détestable aussi chez les savants dormir entre le fait de entre le lever du soleil parce qu'il nous dit ça c'est le temps lors duquel il y a le plus de baraka le début de la journée celui qui commence ce temps-là avec l'obéissance d'Allah les bonnes œuvres le Coran yansid de suite jusqu'au lever du soleil c'est un un grand gain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va déterminer le bien du reste de sa journée. Euh, par la suite, <coughs> il va finir avec une dernière phrase ici, un dernier principe, il nous parle du contraire. Tout comme trop dormir, c'est pas bien, Peu dormir, il nous dit aussi, ce n'est pas, pas bien pour la pensée de la personne, pour la santé de la personne et autre chose. Donc, toujours en islam, le croyant, c'est la modération entre trop et peu. Okay? Il y a des gens aussi qui ont toute cette théorie de « je vais couper les heures de, du, du sommeil parce que je veux être comme telle personne ». Il y a des personnes dans l'histoire, okay? il y a même des personnes connues de nos jours C'est des rares personnes, parce que même l'état physique de la personne, le corps de la personne, des choses que nous, on ne sait pas, qu'Allah Azzawajal, il sait, elles interviennent. Même Imam Ibn al-Qayyim, bon, parce qu'on n'a pas le temps, je n'ai pas lu toutes les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, mais il nous explique ce, ce concept-là, qu'entre les gens, entre une personne et une autre, comme on l'a mentionné, la moyenne, il dit, c'est 8 heures par jour, mais ça peut changer d'une personne à, à une autre. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'un peu plus, 9 heures ou 10 heures. Moi, je connais un frère qui, mashaAllah, très pratiquant il y a un bon rythme de vie et tout, mais pour lui le sommeil il, il peut pas s'il dort moins de 10 heures, 9 heures par jour il ne peut pas, il ne peut juste pas se concentrer et il y a le contraire on a dit il y a des personnes à travers l'histoire et même de nos jours qui dorment à peine 4 heures par nuit c'est leur rythme de vie normal mais il y a des gens qui disent ah, je veux être tellement productif dans ma vie je vais m'efforcer d'atteindre ce niveau Non, si Allah Azza wa ne t'a pas donné un corps comme ça, il ne faut pas s'efforcer de faire quelque chose qui va nuire à, à ta santé. Vendez euh, Est-ce qu'il y a des questions pour finir, Inch'Allah Je sais que c'est beaucoup de points qu'on a couverts aujourd'hui, si on avait le temps, on aurait aimé ça aller dans plus de détails. Je sais qu'il y a des choses qui sont nouvelles, je suis très conscient, même avant la halaqa, qu'il y a des choses... Que les gens vont être un peu sceptiques, c'est parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ça. Encore une fois, on a un certain mode de vie. Changer le mode de vie des personnes, c'est l'une des choses les plus difficiles, surtout lorsque c'est un mode de vie encore une fois conformiste. Donc, le fait d'être habitué à trop manger, le fait, le fait, même si bon, aujourd'hui Hamdulillah, comme on a dit, avec certains faits scientifiques, ça facilite la tâche. Ok Ça fait euh, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tu vas faire, tu vas, tu vas donner le même rappel devant des bourgeois arabes dans certains pays arabes qu'ils vont ils vont dire mais toi tu es extrémiste tu, tu dis aux gens de ne pas trop manger c'est bien de manger de beaucoup manger manger encore plus OK mais là il y a même des des faits scientifiques qui nous qui nous qui nous prouvent que toujours la modération est toujours meilleure pour le bien-être de de la personne wallahu ta'ala ala alayhi wasallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru du'aana an alhamdu lillah rabbi l'alamin